Hey, salut à tous les fans de C'est juste un autre podcast, ici Dart Sim et Camelo78 et de toute la part de l'équipe de Geek qu'on aimerait vous souhaiter. Une Très bonne année 2012, remplie de santé, bonheur, joie et... De techno. Longue vie à C'est un autre Ici les jumeaux techno et Steve. On aimerait souhaiter aux auditeurs de C'est juste un autre podcast avec Luc Desormeaux un bon temps des fêtes. Buvez pas trop là. Salut tout le monde, ici Wegraph. Coolman Skate. Et Lorda de la gang de réseaugamer.com. Vous écoutez, c'est juste un autre podcast avec vos trois animateurs. Luc Desormaux, Annick Bellanger et Simon Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à ce cinquième épisode de C'est juste un autre podcast. Oui, oui, Simon, on est rendu à cinq. Okay, déjà. On aurait dû faire six, mais on est cinq parce qu'on a skippé un mot. Euh, ceux qui, qui disent, oui, mais tu as déjà eu un podcast au début du mois, C'était pas un podcast régulier. C'était le spécial Star Wars qu'on avait fait, donc c'était pas calculé comme un podcast régulier. Et un podcast. Mais c'est ça. Okay. Fait qu'on est rendu à notre épisode numéro cinq, dernier de l'année, 2011. Euh, on va prendre 30 secondes pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. J'espère que vous avez passé un beau Noël. Nous autres, on enregistre le 27, donc euh, Noël est passé, mais le jour de l'air s'en vient. Mais on jouer, ça. On oui. vous souhaite joyeuses fêtes et euh, oui. une super bonne année 2012, en espérant que tout aille bien pour tout le monde. Bonne année! Et ça serait pas la dernière. Et ça ne soit pas la dernière, comme <rire> les Mayol l'avaient prédit. Donc, euh, ce soir, on a un programme quand même assez chargé. Fait qu'on va commencer, euh, comme dirait Denis Talbot, ce spectacle tout de suite. Tu penses ça y est, copicat. Ah oui, c'est ça, J'essaie <rire> de m'améliorer, donc je prends les Q euh, des meilleurs. Simon, ce soir, on va parler du, euh, de ce qu'on avait dit qu'on parlerait au dernier podcast, qui est Star Wars The Old Republic. Oui, exactement. C'est sorti, c'est live, tout le monde peut y jouer maintenant, on peut dire ce qu'on veut. Tout le monde qui réussit à avoir l'accès au serveur. Tout le monde qui réussit à se connecter, oui, ils ont des problèmes <rire> de connexion encore, mais euh, ça s'améliore tranquillement. Mm -hmm. Alors, je te laisse aller, qu'on commence, puis euh, on va discuter de cela. Parfait, alors, euh, c'est ça, salut tout le monde. Moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vraiment euh, donner, une, je dirais, une petite critique pour euh, vous ménager un peu. Parce que disons que, je dirais, attention, les cœurs sensibles, je vais juste dire la vérité, afin que vous puissiez vraiment vous en faire une idée, et à savoir, est-ce que je vais jouer à Star Wars, est-ce que je vais acheter, quoi acheter, en fait, pour savoir si, est-ce que ça vaut la peine d'acheter le Collectors Edition qu'on a. Bon, ben, on va parler un peu de tout. Et en partant, c'est ça. Donc, je ne fais pas vraiment de favoritisme, juste pour le plaisir des fans qui, je crois, ont des, des attentes assez élevées envers la franchise Star Wars et ses dérivés dans ce jeu. Euh, juste toi qui pourrais être un, un exemple là-dessus, j'imagine que tu avais quand même des attentes pour dire, regarde, c'est Star Wars, malgré tout. J'avais des attentes, mais il ne faut pas oublier que la plupart des jeux Star Wars qui ont sorti dernièrement étaient pourris. <rire> okay. donc ça n'a pas été des gros succès je dire, il y avait Star Wars Galaxy qui existait, c'était Sony qui avait parti ça n'a pas levé euh, la plupart des jeux Star Wars qui ont sorti dernièrement, je disais The Force Unleashed c'était supposé être quelque chose de nouveau c'était bien, mais c'est court le deuxième était extrêmement court le premier était bon, mais c'était pas vraiment rien de, de, de à tout casser fait que. Puis on a été brûlés avec beaucoup de, de jeux de Star Wars avant ça qui étaient pas nécessairement bons. Les jeux de tirés des films n'étaient pas nécessairement bons. Fait que, Oui, je me disais, ça va être bon parce que c'est BioWare. On parle de ah, Mass effect, effect, on parle de tout ça. Mm -hmm. Ils ont l'habitude de ces jeux-là, des, des jeux avec des décisions, des jeux qui sont, qui sont énormes. Faire un MMO avec ça, c'est comme ça va de soi. Oui, mais c'est un gros projet pour BioWare aussi. C'est extrêmement un... fort. Oh, oui, c'est un, un très, très gros projet. Euh, je trouve que ont... pour l'instant c'est bien, mais on va en parler plus en détail, là. je te laisse aller exact, parce que justement, on va donner chacun notre point de vue dont un joueur qui débute dans le merveilleux monde des MMO, qui a aussi un avantage majeur, et se nomme Luc oui, tout ce <rire> qui ne s'arrête pas c'est moi Alors, on pourrait <rire> presque dire que son père est d'orvelu tellement qu'il est plongé dans la marmite lorsqu'il était petit <rire> et le point de vue d'un joueur presque vétéran je dirais, avec un nombre élevé des MMO à, à mon actif Euh, par-ci, par-là, en fait. Là. Mais non, je n'ai toujours pas joué à World of Warcraft. Mais bon, je vais essayer de m'abstenir encore cette année. <rire> qui adorait quand même les Star Wars 4, 5 et 6. Oui, on ne reviendra oui, pas euh, souvent un tout. Oui, on a couvert. Tour, hein, exact. Oui, on a déjà couvert. Mais donc, la plupart, déçus du reste, bon néanmoins, qui aiment Star Wars. Donc, avec ces prémices-là, on pourrait partir à discuter vraiment qu'est-ce que c'est euh, au niveau du jeu et autres. Euh, je crois que je devrais peut-être commencer avec toi. Donne-moi tes impressions en tant que personne là, qui débute, là, puis qui découvre un peu Star Wars. Euh, tu sais, dans le fond, qu'on a mis ça en tant que MMO, en tant que jeu, autre que tes jeux d'Xbox, que tu as pu jouer à date, là. Essaie d'enlever ça. Là. Pense vraiment à MMO, à dire qu'on est des milliers de personnes qu'on joue. Tes impressions à toi, là, déjà comme ça, là. Ben, moi Pour l'instant, j'ai trouvé euh, quand on a fait la bêta, j'ai trouvé que c'était déjà bien. À ce que je me suis aperçu, il me semble qu'il y avait moins de lag durant la bêta que dans les premiers jours qu'on a commencé à jouer. Il y avait moins de monde aussi. Il y, avait, il y avait moins de monde, mais quand ça a été juste les accès anticipés, ceux qui ont acheté le jeu à l'avance puis qui ont eu des, des invitations à l'avance pour les commencer, early les early access, mm -hmm. il y avait probablement moins de monde que les grosses phases de bêta à la fin où ce que tout le monde... Qui avaient précommandé le jeu et même plus avaient embarqué sur le serveur. Je crois pas. Parce qu'ils on ont fait des là. Ils ont fait des stress tests. Je veux dire, ils ont rempli les serveurs à craquer. Puis pourtant, il me semble que ça laguait moins que les premières journées. Mais Bioware a eu des problèmes de serveur, puis ils en ont encore. Mm -hmm. Parce que si on regarde aujourd'hui les serveurs down pour une partie de l'avant-midi, c'est revenu en début d'après-midi à notre heure à nous autres. Puis... Mais ça aussi, on doit s'y attendre, ça va être normal. C'est comme le lancement que je te disais de World of Warcraft. Euh, ça crachait pas à peu près. Puis euh, écoute, ça a été, euh, selon ce que j'ai entendu des sources, parce que j'avais pas joué, Puis ça, ça a été très difficile à, à percer. C'est sûr que eux, euh, subitement, il va tout le temps arriver des petites choses qu'ils vont devoir regarder. Et des fois, ils vont tenter de corriger, ils vont s'apercevoir que le problème est plus gros que qu ce qu'ils ont anticipé. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir des maintenances euh, impromptues, même imprévues puis qui vont devoir travailler, ils n'ont pas le choix. Là. Fait que c'est plate pour nous autres qu'on dit, écoute, on a payé et autres, mais il faut s'y attendre. Moi, je dis que ça va se calmer, puis le jeu est jeune. Fait qu'on va lui donner au moins ça, là. No. Ça, ça débute. Là. Fait que no. c'est sûr que là, c'est le temps des fêtes, on est entre les deux, les jeunes aussi qui ont tout acheté ça. Tout le monde se, veut essayer d'avoir une part, puis essayer de jouer un petit peu. Donc, tout ça fait que ça fait vraiment une grande surcharge. C'est quelque chose que les autres doivent encaisser. puis les autres, ils ont dit, c'est pas une c'est le fond, ce n'est pas une science là, euh, précise. S'ils si voient que c'est trop gros encore, ils vont ouvrir d'autres serveurs. Là. Ils n'ont pas échoué. le choix. Là. Il y en a déjà beaucoup, des serveurs. je y quand, quand tu regardes la liste de serveurs, <rire> si tu regardes ceux qui sont chargés ou complets, mm -hmm. c'est les serveurs qui étaient là au début. Les nouveaux serveurs qui ont été ajoutés, souvent, si, si tu commences demain matin, puis tu vas sur un serveur qui est... Mettons, à notre heure, là, 7h, 7h30 du soir, mm -hmm. tu te connectes sur le serveur, puis il est marqué comme léger, mais tu as des bonnes chances que tu n'auras jamais de problème à te connecter sur ce serveur-là. C'est ça. Parce Sauf que, que le... si tu es un joueur, dans le fond, que tu veux jouer, que tu veux jouer avec tes amis, qui jouent déjà sur un, puis que tu es rendu assez haut, tu ne voudras pas changer, fait que tu vas quand même être dans le fond, pogné avec ce serveur-là. D'où le fait que moi aussi, je n'ai pas voulu forcer à aller trop loin parce que donc là, présentement, je suis libre et je n'avais aucun regret à changer de serveur avec aller à un serveur là qui, c'est dans le fond, plus accessible pour nous autres et tout le temps est complet et attendre une demi-heure. Moins chargé. C'est sûr que nous autres, on planifie souvent quand on joue ensemble, on le planifie d'avance, fait qu'on est capable de planifier, de se connecter une demi-heure d'avance pour être capable de se connecter pour l'heure qu'on veut jouer. Et si j'arrive à... à temps de Montréal. <rire> si t'arrives à temps de Montréal, parce que la route est aussi congestionnée oh, avec les serveurs chez BioWare. Non, fait, fait que moi, euh, à date, si bien, mais moi, c'est mon deuxième MMO. J'ai connu Eden Eternal avant. Là, je, je joue à Star Wars The Old Republic. L'univers est le fun. Ce que je trouve correct, c'est qu'ils ont mis ça mille ans avant les histoires qu'on connaît déjà. Donc, il n'y a pas de personnage connu. Euh, tout le monde s'appelle pas Luke Skywalker ou Han Solo ou Princesse Leia. Ou... C'est vraiment... Le monde se sont inventé des noms. On a vu un George Jar, Jar l'autre jour. On a euh... failli le tuer, mais on n'était pas sur un joueur qu'on joue. Non, non. c'est ça. Fait qu'on a fallu qu'on sortienne. Ah. Euh, Puis, on avait des kites à faire. Fait que j'ai pas demandé un duel pour le trucider. Mais... <rire> J'aurais peut-être une surprise. Peut-être que c'est lui qui m'aurait eu. Mais, mais... c'est ça qui est bon aussi, parce qu'il y a des serveurs jeux de rôle. Et euh, je ne sais pas, peut-être euh, des personnes comme la fin de Tank, je crois, qui jouent... Euh... Les autres, ils jouent sur Eben euh, Hawk, qui est un serveur euh, PVE, donc euh, joueur contre environnement, ouais. mais RP qui est euh, jeu de role-playing. Exact. Donc, je ne sais pas comment ce qu'ils pourraient nous dire, si ou non, euh, comment est-ce que c'est bon. là Mais pour nous autres, euh, tu sais, dans le fond, je veux savoir si vraiment les gens capable capables et rentrent vraiment dans le personnage là, pour pouvoir dire, regarde, je joue mon mon bounty Hunter, vraiment comme Boba Fett, là, exemple. Ça, je ne euh, sais pas, pas jusqu'à quel point qu ils vont. Dans leur guilde à eux autres, là. Parce que oui. je, sais, je sais que c'est une raison pour laquelle Frank a dit qu'il a choisi un, un serveur RP. C'est pour ajouter un plus-value à juste tuer des créatures et s'amuser entre eux autres pendant qu'ils font. Mais jusqu'à quel point qu ils vont là. Moi, je l'ai mentionné du monde qui m'ont dit Viens sur Ebonoc, que je vois avec nous autres. » moi, le role-playing, c'est pas, pas ma tasse de thé. Moi, j'aime ça. Jouer, on jase en jouant parce qu'on joue ensemble, on jase par Skype en jouant, on va faire nos quêtes. On, on se fait du fun. Mais aller jusqu'à me prendre pour Boba Fett ou euh... non, c'est pour. C'est là aussi que moi aussi je dois que je tranche en fait. Je, je suis pareil comme toi, je joue, j'aime bien jouer, même pas joueur contre joueur. On tue des monstres, on passe un bon moment, on avance, on voit qu'est-ce que notre ton Bioware a créé. Parce que oui, si on a un, un bon petit point à amener au niveau des peut-être des planètes, c'est quand même joli à voir. C'est ce que tu me disais aujourd'hui, que tu étais rendu avec un Jedi. Avec mon, mon Jedi est rendu sur Coruscant, donc c'est la deuxième planète que tu visites quand okay. tu as fini toutes tes quêtes de la planète principale. Puis Coruscant, c'est vraiment, ils ont fait la job, là. Tu te promènes, puis tu, tu passes sur des espèces de ponts, puis quand tu regardes en bas, c'est tu vois les vaisseaux passer. Par exemple, quand, dans le film, Tu vois les, les, les vaisseaux, les taxis qui passent, puis que ça se promène, puis tu vois aussi sur chaque planète l'attitude des personnes change, les robots qui gèrent les taxis euh, sur Coruscant sont bien formels, passer une très belle journée, ou puis tu vois, quand tu joues à un autre personnage, je joue un, un chasseur de primes, puis je joue aussi un, un agent impérial, ou ce que tu es sur Utah, puis si tu cliques sur le sur le robot qui gère les taxis, puis quand tu vas cliquer, il dit, euh, dit « j'ai pas juste ça à faire, j'ai d'autres clients qui attendent ». Tu vois, le, chaque monde a son attitude différente, fait que c'est très bien fait. puis Ce que j'ai trouvé, par exemple, je me suis aperçu très vite, c'est que les planètes ont l'air énormes. Quand tu commences, tu as l'impression que le monde est énorme, puis tu verras jamais toute la planète sur laquelle côté Mais tu t'aperçois assez rapidement. Non, tu t'aperçois <rire> assez rapidement que le monde est petit. C'est ça. C'est vrai que tu ne verras jamais tout le monde au complet. Parce que c'est un des points faibles que je voulais amener au niveau du jeu, que je voulais penser que ça aurait pu sortir des... parce qu'il disait que oh, on va innover, innover, mais ça ressemble pas mal similaire à, à ce qui est du linéaire. Donc, ouais, parce que quand tu regardes, quand tu passes sur M et tu vois ta map, mm -hmm quand tu commences, tu as une petite portion, là, t es, t es, tu commences, tu es au temple Jedi, puis c'est tout petit. Mm -hmm. Puis là, tu vois, c'est noirci à grandeur, fait que c'est tout du poids exploré. Tu, explorer, okay. tu dis, je ne passerai jamais à travers tout ça. Tu commences à marcher un peu, là, tu commences à découvrir que tu peux faire du, du speeder entre un point et l'autre quand tu fais tes, tes sauvegardes, puis tu découvres tes points de taxi, mm -hmm. puis tes points où est-ce que tu peux te téléporter, des choses comme ça. Pis là, tu t'aperçois assez vite que... Tu as fait le tour de la map. À un moment je suis en train de me promener, je vais visiter un dernier point qu'il fallait que je fasse pour une quête, puis y a un pop-up qui me dit Vous avez visité la planète entière. Ah, OK, j'ai fini. Je ne sais pas ce que Bioware a prévu exemple pour le niveau maximum. À savoir s'il va réutiliser les mêmes planètes et va donc ouvrir d'autres maps. Comme on dit, là, présentement, c'est jeune, Ils vont s'adapter, ce qu'on l'espère. Et ils vont peut-être changer ça, mais oui, c'est un des points que je voulais amener, c'est vraiment trop linéaire, c'est-à-dire que. Si tu veux vraiment avancer, tu as pas le choix de faire les quêtes de ton personnage que tu as choisi, surtout les quêtes principales. Ouais. Si tu veux vraiment, euh, surtout au niveau des points d'expérience, bien monter, parce que sinon, juste tuer des monstres pour que tuer des monstres, euh, se rendre au niveau 50, ça risque d'être assez pénible. fait, il, il, il, Dans le fond, il dirige un peu que t'as pas le choix, là. Et c'est ce qui enlève un petit peu de la magie du MMO, ou est-ce que t'as l'impression de vouloir avoir un monde, où que c'est toi qui es qui est le chef, puis tu veux naviguer, tu dis « gars, je veux aller là-bas. »« Ben, vas-y, là-bas. » Tandis que là-dessus, ils ont manqué un petit peu. Fait qu'ils font un petit peu du copier-coller à certains autres MMO, là, comme ouais. je pourrais dire. Là. Ce qui n'est pas méchant, mais ça enlève l'effet le, le, de liberté qu'on aime. À savoir dire « gars, je suis perdu. Ah, ok. » Mais regarde, on a toujours le bouton de pouvoir se faire retrouver des points de sauvegarde qu'on a sauvegardés. Oh oui. Alors, tu l'utilises puis tu retournes à ta place et tu te sens vraiment perdu, mais au moins tu as exploré. Oh oui. Tandis que là, l'exploration est, comme tu dis, limitée à la map M, que là, on fait le tour en une dizaine de niveaux puis c'est fini. Oh oui, bien, sortir de Coruscant pour moi, puis sortir de Corriban aussi avec nos, avec nos, nos guerriers sites, c'est à peu près... Quand t'es rasé au niveau 10, tu as fait le tour. Euh, te ouais. rendre au niveau 10 veut dire t'as fait toutes les quêtes de la carte, pis t'es prêt à passer à d'autres cartes, exact, à part de faire des, des quêtes qui se répètent mais mm -hmm. là à, à, à des à, héroïques à, là, ouais, mais là à savoir euh, moi je me promenais sur euh, sur euh, Tinos Titos. Titos, en tout cas la planète, la planète que tu commences quand t'es un Jedi Teton, Teton. <rire> puis euh... <rire> <rire> puis euh, je voyais des Jedi au niveau 25 puis au niveau 30 sur la planète. Fait que tu peux revenir ça veut oui, dire parce que oui, le gars oui, il est pas oui. monté au niveau 30 en étant là parce que tu as pas pas cette carte pour le faire. Mais c'est là que je te dis que ça va peut-être pourrir. Mais la, la question est c'est tu déjà fait que quand tu reviens au niveau 30 des, la planète s'agrandit puis t'as peut-être une carte de plus. On n'est pas rendu là. Nous autres, on n'est pas est... rendu là, fait qu'on ne peut pas le savoir encore. Je suis sûr qu'il y a du monde qui nous écoute qui sont déjà rendus au niveau 30 ou au niveau 20. J'espère que c'est comme ça parce que sinon, ça l'augure mal. Mais c'est jeune aussi. Il ne faut pas... C'est ça que je dis. Mais les critiques dans les forums sont vraiment... Euh, tout le monde est un peu déçu. Euh, c'est sûr parce que, comme je disais, les attentes sont trop énormes maintenant. On en demande tout le temps de plus en plus. Euh, puis ils vont tout le temps comparer ça à World of Warcraft, c'est tout le temps des copies, mais comme je te disais déjà, c'était une part de gâteau que écoute, si c'est un système de succès qui marche les gens, ils pensent business, ne penseront pas nécessairement à la personne Non. même si nous, on veut se faire émerveiller c'est la même chose avec, je me dis un producteur de film. son but c'est t'émerveiller, mais c'est surtout aussi de faire une bonne recette ouais, la seule différence avec un film ou un album de musique tu l'as acheté, tu l'as acheté, t'es pris avec Les autres, autres vont vivre avec les gens qui payent par mois pour jouer au jeu. Fait que faut ça. que ça reste bon. Exact. Puis là, on ne peut pas se fier sur les dernières semaines pour dire que ça va être un succès incroyable. Moi, je vais calculer que Star Wars la Republic, c'est un succès dans un an, si on réussit à garder le monde qui se sont inscrits en partant. Le temps qu'ils devient mature, ce qu'on appelle. C'est ça. Là. Parce que présentement, c'est bon, j'ai du fun. Mm -hmm. Mais est ça ne est, est, est, sera jamais parfait, ça ne l'est pas. Moi, j'ai tout de suite trouvé, puis je suis nouveau au MMO, j'ai trouvé que les maps étaient petites. J'ai joué, on est au sites, on joue ensemble, j'ai joué toutes les autres classes tout seul. Puis à date, à part ma, mon personnage d'agent de, de, impérial, j'ai pas eu aucun problème à passer à travers toutes les maps en jouant tout seul Hum. En autant tu ouais. fais tes level-ups, c'était une des plaintes aussi dans le bêta, c'était trop facile. Tu, sais, tu, vas, tu vas, faire tes level-ups, tu vas t'entraîner à tes nouvelles, tes nouveaux skills, tes nouvelles habilités. Quand tu montes de niveau, puis t'es capable de passer à travers tout ce qui te met en avant de toi pour les quêtes pour avancer. C'est sûr que selon moi, j'aurais préféré qu'ils fassent une plus longue bêta et tenir compte du feedback. Euh, de ce que les gens pensaient, afin de s'ajuster. Mais on dirait que le temps était tellement rendu court, qu'il était tellement pris à la gorge que la sortie. Parce que ça vient aussi des publishers, là, pas juste les développeurs. C'est tout un monde, là, les MMO. Là. Pis, fait qu'ils disent « ouais. ça doit sortir là, il faut que ça sorte là. Puis si on a des problèmes, on les corrigera. Mais... » C'est ça, parce que moi aussi, on, je trouve ça trop facile, Puis, je suis pas le seul. Non, ouais, puis connaissant Electronic Arts, je suis sûr qu'ils ont poussé BioWare en disant là, là, vous avez donné telle date, on le repousse pas. On le sort. Ça. Puis on va quoi, faire quoi? des millions, si c'est pas des milliards avec ça, mm -hmm. à la sortie, juste avant Noël, vous le sortez. C'est un gros pari, là. Fait que c'est sûr qu'ils n'ont pas le choix, eux autres, parce que c'est. On parle d'argent. Ouais. C'est beaucoup d'argent qui... Qu en certains sont presque sur le bord de la faillite juste pour sortir un jeu. Là. Ben, sûrement pas eux, autres, là. pas eux autres. Pas les autres, mais euh, un jeu euh, normal là, quand, quand tu veux le lancer, surtout au niveau MMO. Euh, la courbe est assez abrupte. puis Plus que tu passes de temps à, à le faire, puis plus que ça te gruge dans, dans ta bande. Fait que si, pas une grande, euh, si ton trésor n'est pas gros, là, tu, tu finis par te manger. Ouais. Donc euh, oui, ça on peut comprendre, mais quand même, c'est vrai que moi aussi, je trouvais ça trop facile j'aurais aimé que les niveaux de difficulté soient un petit peu plus « tough euh, ». Pas nécessairement de te forcer. C'est parce que c'est ça, le, la, la... ils ne doivent pas décourager nécessairement les gens qui jouent solo, comme, qui... comme moi, comme toi le présentement aussi. Qui n'ont pas, euh... pas le temps de, de jouer ensemble. Oui, c'est ça. Parce que si c'est trop « tough euh, », tu ne t'embarqueras pas. Ça, puis il y a une clientèle qui ne rentrera pas non plus. Parce que là, ils sortent bien la clientèle. Le maximum, s'ils peuvent prendre tous les gens, euh, exemple, qui payent pour World of Warcraft, les, les amener là, c'est leur but, là, c'est le but, de, dans le fond, tout. c'est compliqué, ils vont lâcher, ils vont retourner à ce qui y Exact, ça. mais ça revient aussi au fait, c'est parce qu'il y a des gens comme moi qui, pas seulement hardcore, mais je suis je suis plus que casual. Ouais. Tandis que toi, maintenant, si tu commences là-dedans, tu joues une coupe d'heure, on peut le considérer casual. Fait ils veulent tenter de te plaire à toi, mais il ne faut pas qu'ils nous négligent. Et s'ils nous, nous plaisent, nous, ben ils vont vous négliger, vous. Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est difficile, ça, j'avoue, je leur donne ça, là, mais bon. D'un côté, c'est sûr que je vais jouer mon inquisiteur jusqu'au niveau maximum. Là. On va se faire au niveau 50, on va peut-être pouvoir vraiment plus en parler rendu là, parce que. Rendu à ce niveau-là, c'est que le contenu, on est arrivé au top, puis qu'est-ce qu'on fait? C'est là l'objectif de voir. Qu'est-ce qu'on fait? Voir si c'est redondant. Si euh, on doit absolument attendre du nouveau contenu. S'ils font Et un si... peu comme les mangas, faire du filler, là, juste pour faire des quêtes, puis tout faire faire des quêtes. Puis ah, c'est <rire> ça, regarde, nous, il nous reste d'autres planètes à, à découvrir. Il nous reste non. des flashpoints, des, des points, des donjons à faire avec les gens, de se former, donc, ou se joindre une guilde. Pour découvrir qu'est-ce que c'est de jouer avec d'autres personnes, euh, ça va sûrement être encore un peu plus facile. Ça va peut-être définir plus nos rôles, à savoir, toi, quand tu joues un tu joues guéri, tu vas être plus un tank. Mm -hmm. Et donc, moi, je j'ai plus à l'arrière qui va vous guérir et vous aussi euh, tirer des éclairs un peu partout. C'est Fantastique. <rire> euh, essayez mm -hmm. nos speeders et nos vaisseaux spatiaux. Niveau 25. Ou ouais, à niveau 25, mais je ne sais pas à quel moment qu'on a notre vaisseau mais euh, Je sais donc être à l'intérieur avec ton clou. Ce que j'ai aimé, un des points forts présentement, c'est notre compagnon, compagnon ouais. qui est peut-être un peu trop puissant présentement. Oui, parce que <rire> moi, quand j'ai réussi à avoir, quand t'es Jedi, c'est un droïde que t'as un genre de petit R2D2, mais pas là. Il a pas le même look, mais il jase de la même manière. Euh, c'est fort du sortilège, n'est-ce Oui, c'est puis, fort. Puis, euh, <rire> vous, auriez, vous auriez payé pour voir la face qu'a faite avec sortie là. de sortilège. Mais, euh, il y a des quêtes que je n'étais pas capable de faire. Du coup, aussitôt que j'ai eu mon droïde, je suis parti, j'ai fait la même, la même espèce... De, pas un donjon, mais il y a un peu ça une instance là, où ce que tu rentres puis même si tu rentres 15 personnes en même temps dans le donjon, il n'y a pas personne. Il y a toi puis il y a les monstres. Mm -hmm. puis il y avait mon droïde puis il y a un il y a un donjon qu'il faut que tu ailles faire à un moment donné euh, t'as des robots partout là. il faut que tu ailles faire une machine pour aller euh, sauvegarder les données de la machine en prenant des batteries en t'en allant j'ai jamais été capable de le passer je suis rentré là avec mon droïde, je suis passé à travers comme si de rien n'était parce qu'il m'aide tellement, il se bat avec toi il électrocute les autres, il tire dessus puis il va, souvent il va tuer des droïdes avant même que toi t'aies le temps de les attaquer Fait que puis tu prends presque pas de dommages, parce que je sais pas si c'est un bug, toi tu m'as dit que t'as pas vu ça, mais moi quand je rentre dans un donjon avec mon petit droïde, tant que lui est pas mort, moi je prends pas de dommages. Ma barre de dommages descendait ouais, pas. Regarde, on va faire une petite démolive comme moi en jouant un Inquisiteur Site, j'ai mon euh, dashab là. ouais qui est un espèce d'orc. Un peu. Ouais, on pourrait être style... à ça, mais c'est un, un Frankenstein, parce qu'il y a de l'air à être pas mal reconstitué, oh, ça, ouais. euh, ça fait assez peur. Oh, mais ouais. on aime ça pareil. Ouais. J'espère juste de ne pas développer une relation amoureuse. J'espère que pour toi aussi parce qu'il est là pas et que je te pénétrer. Bon, et voilà. Parce qu'il a l'air d'avoir été chez Rona ouais. parce qu'il y a là-dessus Audrey avec <rire> lui. <rire> il y en a du piton. Mais bref, c'est que son but à lui est d'agir en tant que tank. Donc, il y, a une, il y a un skill, il y a une habilité que son travail à lui, c'est de m'enlever les, euh, les personnages qui me tirent moi pour les amener à le tirer lui. Ouais. Qui moi me libère et qui me permet de les tuer à distance. Ouais, le petit robot fait la même chose. C'est ça. Fait que le petit robot, c'est pour ça que tu as l'impression que ça ne te touche pas, toi. Parce que le robot, sa job, c'est d'aller chercher. Son travail, c'est d'aller chercher dans le fond. Attirer à tirer. Tirez-moi au lieu de te tirer toi. Fait que c'est pour ça. Puis en plus, sans avoir une bonne classe d'armure avec les armures que tu as débloquées. Contrairement à moi qui, oui, je porte une robe. Yes. Euh, c'est qui ta robe? Ah, je... ouais, écoute, fantastique. Fait que. Euh... Avec ton bachel. C'est pour ça que je veux jouer une fille. <rire> mais euh, tout ça pour dire qu'on va le voir, là. mais selon moi, c'est peut-être que soit un glitch ou c'était juste l'habilité qui fait que tu ne vois pas entre les deux. Peut-être. Parce que moi, ma barre à distance me fait tirer. OK. Mais Moi, comme je le disais, c'est juste vraiment quand j'ai commencé à avoir mon petit robot qui prend le dommage. Comme j'ai, en m'en allant sur Coruscant, j'ai pris la navette où -ce que les sites t'attaquent. Parce que tu as deux choix. Quand vous allez quitter... Corriban ou quand vous allez quitter euh, Titos, Titan. Tos, Titos, Toast, Titon, Toast, Titon. vous allez. Euh, Titon, vous allez euh, avoir le choix de prendre oui. deux navettes. Vous, allez prendre une nav vous avez le choix de prendre une navette où c'est dangereux, puis il y a des combats, puis une navette tranquille qui vous amène à Coruscant. Euh, j'ai pris pour le fun, j'ai dit Ah, voilà, j'ai mon petit robot avec moi. <rire> « Have no fear! r 2 is here! » Puis je suis rentré dans la vette euh, où -ce que les sites t'attaquent et je n'ai pas fait long feu. Et voilà. Mon petit robot s'est fait euh, trucider en dedans de 30 secondes et après ça, c'était mon tour. Puis j'avais beau varger sur le robot des sites avec mon sable laser, la barre de santé elle descendait pas. Ce qui m'amène à mon point que du niveau 1 à 10, selon moi, ils ont voulu vraiment faire une adaptation du fait que tu dois vraiment te préparer à faire une immersion dans le jeu, à comprendre la mécanique du jeu. Mais on voulu rendre ça plaisant aussi. Oui, mais facile d'approche, parce que, regarde, c'est comme euh, l'autre jeu que tu as joué, Dun Eternal, les premières quêtes sont vraiment faciles. Ça t'amène aussi à savoir, bon, mais j'appuie sur K pour voir mes skills, mais regardons ça. Tu peux le programmer aussi sur Star Wars, puis si tu veux voir tes skills, tu aller sur K et voilà. Oui. Donc, c'est la même chose. C'est, dans le fond, de t'habituer à un petit peu de tout. Et là, tu as pu voir, tu as rencontré une embûche qui te force à dire, regarde, euh, je pense que ça va être de quoi que je vais devoir jouer avec toi une soirée, si tu veux qu'on le fasse. Puis après, tu vas pouvoir continuer ta quête solo. Oh, ouais. Ce qui n'est pas mauvais en soi ou tu montes de niveau. Tu deviens assez fort pour le faire toi-même seul. Parce que ces quêtes-là sur le vaisseau sont, sont des quêtes qui appellent des repeatables. Tu peux les refaire une fois par jour. Ils se remettent à zéro une fois par jour. C'est ce que j'ai lu en juin. Okay. Donc, la quête site mm -hmm. ou quand on est allé sur euh, la deuxième planète, je ne me rappelle pas de son nom. Mm -hmm. Quand on part de Corriban, on s'en va sur notre deuxième planète. Drummond Je pensais à Drummondville. <rire> c'est un petit peu plus loin. Joyeux souhaits à ces gens-là aussi. C'est ça. Alors? Fait que drummond tu t'as le choix entre les deux navettes. Si tu prends cette navette-là, c'est une quête que tu peux répéter à chaque jour. C'est plus long. Prendre la navette, puis mais ça te doit donner des points d'expérience assez élevés. Si tu réussis à passer à travers, parce que les robots sont forts, puis ça doit te donner quelque chose de bon à la fin. Et que moi aussi, seul, je n'avais pas réussi à le faire. Donc, on va pouvoir s'amuser ensemble. On va l'essayer ensemble et voir si on est capable de passer à travers. On va continuer avec ce que tu as sur ta... On continue comme c'était. Juste pour te dire, c'est ça. Ça vient à dire au niveau du gameplay. Comment tu trouves te déplacer ou les, les combats, comment tu trouves du fait que quand tu commences à tirer sur un combat, euh, sur un monstre qui est quand même relativement loin, que là tu as l'impression que les bonhommes bougent par eux autres même, puis oups, tout le monde est rendu proche de toi, le mouvement, comment tu trouves ça de ton côté? Ça, je trouve ça un peu fatigant. Euh, ce que j'ai remarqué... Moi, ce que j'aimais dans Eden Eternal, c'est que tu pouvais avancer en cliquant sur la map et te rendre au point où ce que tu voulais t'en aller. Du point un clic. Ce qui n'y a pas dans Star Wars. Mm -hmm. Donc, s'il y a quelqu'un de BioWare en français qui écoute, <rire> ça serait très apprécié de pouvoir, quand ça a été découvert sur la map, de pouvoir cliquer sur la map et se rendre là automatiquement. C'est qu'ils ont mis un clic sur la map pour essayer de te décibler de la cible que tu as ciblé. Oui, ça aussi. Parmi tes préférences. Non, mais c'est parce que c'est ça qu'ils ont mis ouais. au lieu du left-click. Et si tu veux te déplacer avec ta souris, tu as le right-click et left-click ensemble, qui est similaire à beaucoup d'autres jeux. Oh, ouais. Donc ils ont voulu copier ça. Donc si toi tu avais joué à d'autres jeux avant, tu aurais peut-être plus facilement euh, aurais peut pu t'adapter là. Tandis que tu as parti d'un autre que c'était du point-and-click. Et c'est une des choses aussi que moi j'adore dans tous les jeux. C'est.. Euh... Tu cliques là, c'est tu sais, là que tu t'en puis c'est là que ton bonhomme s'en va. Il y a pas, pas d'autre chose. C'était bien le fun. Ça, ça, j'apprécie mm -hmm. beaucoup. Euh, des petits bugs nonos euh, que j'ai remarqué aussi, c'est à un moment donné, euh, la map a été éclairée parce que t'es 350 000 sur la même map, puis les bonhommes, quand tu tues 15 monstres dans un spot, ben il n'y a plus de monstres pendant peut-être 30 secondes. Ouais, Après grave. ça, ils reviennent, mm -hmm. mais j'en ai remarqué, On dirait que ça revient au fast forward sur une cassette VHS. <rire> ils sont comme dans un top, là, <rire> là ils arrivent à leur spot. Ok. Fait que t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui contrôle la manette, puis qui fait fast forward, <rire> non, non, vous autres, vous êtes apparus là. Mais là, là parce qu'il y a du monde, c'est là faut vous ayez. Puis là, t'as l'impression que ça avance fast forward. C'est vraiment ça. Là. On dirait qu'ico, ico, ils glissent en terre. Le moment est ça arrête quand ils sont à leur spot. Ou lorsque, justement, hein, tu veux pas les tuer, effectivement courir, puis ils te, te suivent, puis quand tu dépasses leur limite euh, qui a été contrôlée par l'engine, le, c'est ça, ils repartent. Ils repartent. Toi, moi, c'est du vraiment du fast-forward. Parce okay? <rire> que... <C 'est rire> Wouhou! Tu fais ta ouais, la j'ai-tu manqué quelque chose? <rire> c'est ça, mais c'est fatigant à voir. Parce que des fois, c'est pas toi qui es la personne après qui qui courait puis qui ont pogné leurs points où ils ne vont pas plus loin que ça. Puis ils reviennent à leur place, mais là, tu regardes ça de loin, tu te dis... Ça fait, ça fait bas de gamme un peu. Là, ça fait un peu spécial. Ouais, Ce exact. que j'ai jamais vu dans Eden Eternal. C'est sûr qu'Aiden, ça fait longtemps que ça roule. La compagnie est habituée. Ils ont plusieurs MMO à leur actif. Mm -hmm. Fait qu'il faut lui donner ça quand même. Là. Je, dire, je suis sûr que ça va être réparé. ByWare, ils ne seront pas ça comme ça. Je pense qu'ils ont plus, plus d'orgueil pour laisser un jeu brisé. Surtout qu'il y a des grosses, grosses, grosses, grosses, grosses rumeurs qui vont faire un MMO de Mass Effect. Fait faut s'entendre que s'ils se plantent avec Star Wars, ils vont avoir de la misère à avoir du monde clair, à aller jouer à Mass clair. Effect après. Sauf qu'ils qu peuvent pas se faire. Il faut leur laisser du temps aussi. Puis, comme je te dis, c'est tout le temps, euh, tu te souviens, au niveau, évidemment, euh, qu'on on disait, de la musique. Oui. C'est toujours et jamais, parce que les autres, ils envoient ça à des développeurs autres. Oh, oui. Et là, ça veut pas dire qu'ils vont, vont régler les points les plus importants. Donc là, ils viennent de commencer. Là. Regarde, on parle du 20 décembre. faut leur laisser le temps. faut, lui donner faut leur, un, leur donner un Oh, il faut en foutre. Écoute. Oh, un bon six mois avant de voir du, de quoi de, qu'est-ce qui va se passer. J'imagine qu'en six mois, on va avoir le temps au moins d'avoir notre propre vaisseau et d'avancer pas mal. J'espère. On, on reviendra peut-être dans six mois et en reparler. Écoute, j'ai aucun problème là-dessus. Puis voir aussi comment les, les gens ont, ont vraiment suivi la vague ou si vraiment on a tout lâché. Ouais. Mais entre ça, c'est sûr que moi, je vais avoir Guild Wars 2, dont euh, j'ai reçu un cadeau de Noël. Oui, joyeux Noël. Merci. <rire> et c'est ça, les Diablo 3 et d'autres jeux qui vont sortir, dont euh, Arcage qui est encore coréen que j'attends impatiemment parce que ça semble euh, très bon, mais je ne veux pas me prononcer encore là-dessus. On peut être déçu encore. Non, en parlant de cadeaux de Guild Wars 2, j'ai pas de pause avec la compagnie qui le fait. J'ai acheté une précommande de Guild ah, Wars 2. Pas que le monde pense que je te l'ai donné physiquement. D'accord, non, non, non. Est Il n'est pas sorti pour on n'a pas de date <rire> encore. <rire> c'était juste un beau petit dessin sur papier. Oui, c'était voilà. juste <rire> une clarification comme ça. Là. Donc, écoute, pour moi aussi, là, il y a vraiment rien de nouveau euh, au niveau du jeu. Même les NPC, donc les personnages euh, non joueurs, sont fixes. Euh, je ne m'attends même pas, euh, on n'aura même pas aucun, euh, aucune rencontre aléatoire. C'est-à-dire qu'un monstre, euh, tu sais, c'est déjà tout tracé. Tu n'auras pas vraiment, euh, comme exemple, dans Final Fantasy, tu vas marcher là, tout, tout à coup, hop, t'inquiète, un monstre qui t'apparaît, autre que qu ce qui est déjà tout planifié. Oh, tu peux pas, pas être créatif genre... non plus, parce que <coughs> on avait. On avait joué les Jedi ensemble à un moment donné parce que notre serveur était plein. Tu joues joué les Jedi? Oui. Ah oui? Mais tu jouais Jedi Dark <rire> parce que... Si vous ne connaissez pas Simon personnellement, c'est un être très sombre dans la vie. Très, très. <rire> c'est pas vrai. Mais euh, il aime ça jouer des personnages Dark. J'imagine c'est pour compenser son côté très light dans la vie. Ouais. Mais... Euh, On avait joué un Jedi sur un autre serveur parce que notre serveur était plein. Oui. On a décidé de se partir un Jedi. Mm -hmm. fait on a fait des quêtes. Mais quand j'ai reparti mon Jedi tout ça, je savais qu'il y avait deux maîtres au moment donné, fallait tu parles, qui parlaient de deux Jedi qui étaient en amour ensemble, puis qu'il fallait que tu ailles les dénoncer pour y regarder avec les autres voir êtes-vous vraiment en amour ou pas, puis revenez leur parler. Puis il y avait un autre Jedi juste au côté du pont qui voulait faire faire une commission d'aller porter un holocron à son maître. Ok t'arrives, tu le sais qu'il faut que tu lui parles à un moment donné, ouais. mais c'est pas le temps. Okay. Fait que tu cliques dessus, puis il dit juste euh, « On est occupé, on va faire d'autres choses. » Tu peux pas être créatif, puis dire « Je vais prendre l'avance, je vais faire ce quête-là tout de suite, parce que je suis à côté, puis je le sais que je vais dans le même coin que la prochaine quête que je vais faire. Mmh, » Fait que, tu sais, ouais, ça là niveau alors, niveau, quand ils veulent. C'est ça. Au-dessus de leur tête, tu vas voir la mission en guérison. Oh, oui. Ça veut dire qu'ils ont de quoi te donner, mais t'es pas encore assez pour eux, selon le système. T'es pas encore assez Important. au niveau. <rire> pour pouvoir accomplir les missions qu'ils ont à te donner. Bon, oui, c'est ça. Ben C'est plat, c'est aussi de la Parce manière. C'est que tu en masse, c'est-à-dire que tu ça. fais du va-et-vient, mais c'est le but d'un MMO. Bon, ouais. tu ils veulent te forcer à ce que tu achètes un speeder éventuellement, puis que tu, tu avances mes au niveau 14 ou 15, ça, je peux accompagner déjà une trotte un peu plus vite, qu'on va être capable de faire des, euh, des petits coups de, de course. Okay. Ça va nous aider, ça. Déjà là, là, avant notre speeder, puis après ça, c'est là qu'on va euh, triper, parce qu'avec notre uh, Collector's Edition, on a... Euh, oui, mais ça, c'est pas un niveau 25. 25, exact. Fait qu'entre deux, ça nous prépare. Fait qu'au moins, on a encore pour 10 niveaux, à ouais. euh, ce qu'on puisse faire des, des boosts. Je ouais. On n'a pas encore testé. On approche ce niveau-là, présentement. Ouais. Mais euh, j'ai très hâte, parce que, crois-moi, oui, même si la map est petite... C'est long à se déplacer en marchant. Mais, mais, mais c'est ça. Mais, parce que c'est du aller-retour. On a aussi notre petit... Euh, à chaque demi-heure, qu'on peut retourner à un point qu'on a sauvegardé au préalable. Ouais. On a débloqué aussi. Oui. C'est ça aussi. Mentionner à ceux qui commencent... Parce que moi, quand j ai, j ai, on a joué un peu avec Simon. pour ça, j'ai joué, joué mon Jedi, tout seul. C'est vraiment important quand vous arrivez dans un espace qui est assez grand... Une place qui a l'air principale. Regardez, il y a toujours un point de sauvegarde pour la téléportation. Puis, il y a toujours une place de taxi. Débloquez, allez cliquer sur le robot du taxi. Puis, allez cliquer sur l'espèce de base qui a l'air d'un peu d'un ordinateur en forme de vaisseau, comme des ailes chaque de côté. De toute façon, dessus, ça va être en doré. Il y le symbole le genre république. Oui. Pour te montrer que c'est le point de sauvegarde. Puis, les taxis aussi, une espèce... Si vous l'avez découvert, c'est deux flèches. Euh, si vous l'avez c'est une flèche là, mais à deux pointes si vous ne l'avez pas découvert c'est la même flèche mais avec un rond alentour comme quoi vous ne l'avez pas découvert exact. allez cliquer dessus même si vous ne le prenez pas cliquez dessus puis Parle fermez la fenêtre parlez au droïde, mm -hmm. ça va vous débarrer ce point là puis n'hésitez pas à un moment donné vous allez avoir assez de crédit achetez-vous Le, le trajet en taxi du Tom Jedi, mettons, à la base des toilettes, quelque chose comme ça, vous va. allez sauver du temps, <rire> pas à peu près, parce que moi je l'ai marché au complet parce que j'ai pas allumé sur le coup qu'il fallait que je clique sur le petit robot pour qu'il me laisse l'utiliser. J'en ai marché une shot. <rire> Puis je pense que ça m'a pris vraiment plus de temps à me rendre au niveau 5 à cause de ça parce que je l'ai découvert un peu tard, peut-être au niveau 4, j'ai trouvé... Hey, Oui, je peux voyager bien plus vite comme ça. Puis là, tu te promènes au début et tu vois comment ça fait que lui, il passe en speeder. Mm -hmm. tu sais, puis là tu, tu, tu, Quand il passe, tu mets ta, flè ta, ta, ta flèche de ta souris dessus puis tu vois, il est niveau 4. Il n'est pas plus haut que moi. Il n'est pas, pas rendu au point est ce qu'il devrait avoir un speeder. Je suis mm -hmm. au même niveau que lui. Il y a quelque chose que je fais de pas correct. Taxi. fait Il prend le taxi puis dépendant de la planète que vous êtes, les taxis sont différents. Exact. Euh, sur sur euh, Corriban, c'est un espèce de, de taxi à deux places, un espèce de petit vaisseau. Que là, ce que Luke Skywalker avait, peut-être en brun. Euh, puis ça ressemble un temps. peu à ça. Ouais. Puis ce qu'il y a sur euh, Titan, oui. c'est euh, des speeders comme dans Retour du Jedi que les, les gardes impériaux utilisent sur, euh, sur Endor. C'est un peu ça que vous vous promenez avec. Fait que, utilisez ça, vous allez sauver du temps. Puis, euh, parce que ça devient plate à un moment donné. Là, tu, tu regardes ta prochaine carte. Ah, oh, t'es est allé au bout. Mais ça m'amène à te parler aussi... Euh... Au niveau des, des monstres. Quand tu viens pour faire une mission que tu te déplaces, puis que tu vois le temps que tu te rends d'un point A au point B, il va y avoir des monstres éparpillés un petit peu partout que tu peux essayer de contourner, mais éventuellement, tu n'as pas le choix, c'est que la zone, ils vont te repérer puis ils vont essayer de t'attaquer. Ouais. Comment tu trouves le niveau de difficulté, c'est-à-dire mettons un groupe de trois en étant tout seul? Pas au, au début, c'est sûr que c'est fatigant. Euh, surtout, là, je vais parler plus parce qu'on joue toujours à deux quand qu on fait notre site, fait que c'est plus facile oui. parce que tu es toujours là pour me sauver. Vu que tu es habitué, mm -hmm. tu te bats plus facilement que moi. Tu es toujours plus près que moi à te battre, que moi des fois je cherche sur quoi paiser, où m'en aller. Mm -hmm. et je, En étant mon Jedi, euh, tu arrives à une place un donné, où c'est plein de droïdes qui sont okay. partout. Okay. Puis il faut que tu activer certaines choses, tu as plein de quêtes dans ce coin-là puis il y, des, il y a des droïdes partout. Fait que t'essaies de te faufiler parfois entre un chemin de terre, puis là, tu regardes, OK, il y en a un groupe là, il y en a un groupe là, puis à un moment donné, tu vas faire attaquer. Puis il y en a là-dessus, qui sont vraiment forts parce qu'ils vont se mettre à, à, à, à se battre, puis ils vont t'envoyer une espèce de petite sonde qui va t'envoyer du feu, puis là, tu vas brûler en même temps, puis là, il y en okay. arrive un autre qui va t'électrocuter. Des fois, ils sont trop forts. Quand tu à un niveau trop bas. Mais tu vois tu si c'est un élite ou s'il euh, y a un genre d'étoile grise. À des fois, il y a des étoiles sont, argentées. Sûr, il faut, faut voir. Les autres, c'est sûr, qu'ils sont plus forts que la normale. Qu il faut que tu essaies de passer ailleurs. Mais des fois, c'est dur de te faufiler sans te faire attraper. Puis, à un moment donné, c'est le fun d'avoir des ennemis sur une carte. Parce que quand tu marches longtemps, c'est plat. Mais quand tu arrives dans une zone, puis il y en a trop, puis t'es pas capable de te, de te rendre pour aller donner ta carte, dire je l'ai fini je veux d'autres choses, sans te faire attaquer 15 fois par des, des bébites en temps allant, à un moment donné ça devient un peu tannant, fait que c'est un peu débalancé dans Star Wars parce que tu as des places où il y a presque rien en temps quelque part, puis il y a des zones où c'est surpeuplé de bébites Ben, ça me vient à dire ce que je voulais amener en rapport avec ça, c'est-à-dire que quand tu fais des fois une mission, est-ce que tu dois euh, tuer euh, des mercenaires, il y en a une quinzaine, ils sont tout le temps par groupe de trois, ils ont une distance environ, euh, je dirais quoi, moins 5 à 10 mètres. Tu sais, je veux dire, c'est pour ça que je cherche, c'est quoi le côté innovateur que BioWare essaye d'amener, parce que je ne l'ai pas vu, c'est-à-dire que si tu tues tes amis là, à côté, puis toi tu vois ça, là. On s'est entendu que le les groupe de trois puis t'en as un autre groupe de trois à côté, il va venir se joindre, ça va faire un groupe de six pour essayer de ouais. dire, Hey, il y a quoi qui se passe? » Mais non, ils attendent leur tour pour dire « Regarde, si t'es rendu trop proche de ma zone, je vais t'attaquer. » Oui, mais Donc, ça, ça serait peut-être trop difficile de le faire comme ça, puis ça serait peut-être pas faisable de le faire seul. je joue, mon, euh, joue mon, mon agent impérial Il y a une mission. l'intelligence artificielle que je voulais amener. J'ai essayé de voir s'il y a le de nouveau, mais non, ça reste non, non, non, que non, je te dis, c'est standard et c'est statique, ils vont rester là. Une fois que tu vas les tuer, tu vas attendre une petite minute, puis hop, uh, oh, je m'en fais pas avec mes chambres, ils vont réapparaître dans une minute. Mais des fois, ils réapparaissent trop vite... Euh... ce que tu disais tout d'un coup <rire> non, non, mais mais donné... il y a toujours un délai pareil à partir du moment qu'ils apparaissent t'as le temps un peu éviter si tu les poignes au bon moment t'as tout le temps un temps de réaction qui te donne euh, un délai Oui, tout le temps euh, oui, un... oui. tu sais, j'ai une quête à un moment donné j'ai tu... une quête, je m'en allais à quelque part j'ai tué trois méchants je m'en veux pas c'était quoi puis juste par le temps que je vais ramasser euh, ce, qui, ce, qui, ce qui drop Fait que t'as une petite lumière bleue qui dit, euh, t'as as un item, une lumière t'as une lumière verte qui est un item de quête, ou jaune qui est un item de quête que tu as besoin pour réussir la quête. Mm -hmm. Dépendant de la couleur, ça veut dire quelque chose de différent. Puis bon, pendant bon, que je ramassais ce qui était droppé... c'est pour tes quêtes. Ok, vers. Vers, c'est des objets magiques, mais le fond, un peu plus meilleurs que les, les, les objets normales. Les spéciaux. Ou ouais, c'est parce que meilleur, tu en dirais okay. dans, mettons si tu joues un autre MMO, tu dirais magique, donc au lieu d'être gris, normal, tu vas avoir comme vert, comme dans Diablo aussi tu vas avoir bleu, qui va être presque rare et, ou unique mm -hmm. Puis tu vas avoir orange et genre mauve, euh, violet, pour dire c'est vraiment légendaire comme objet fait que ça commence avec vert qui est déjà supérieur, fait quand tu coins vert, tu te dis je vais regarder mon équipement parce que j'ai sûrement de quoi qui est moins bon oh, okay. tu, tu compares Mais jaune, oui, c'est attribué vraiment à tes capes. À ta capes, c'est notre besoin. Tu as 5, de 5, 5 euh, morceaux de cervelle à ramasser, tu vois, les, les, les, les genres de chiens. Ouais. Oui. Oh, bon, bien, c'est ça. Si ça apparaît un jaune, clique, c'est parce que lui, il y en a un à te donner. C'est ça. Fait que, un donné, je ramassais, c'était bleu, bien normal, mais tu mm -hmm. ramasses parce que tu toujours des crédits. Des crédits, sortiraient acheter des choses. Je ramasse. Je suis oui. en train de ramasser, puis ils réapparaissent tout de suite. J'ai pas eu le temps d'aller, puis j'ai pas niaisé. Je veux dire, ils sont morts, je suis allé Puis les trois sont réapparus tout de suite. Ils se sont même retirés dessus. J'étais assez fort pour les retuer parce que c'est pas des ennemis qui sont tellement difficiles. Mais ça reste qu'ils sont réapparus trop vite. D'où le fait que moi, après chaque combat, j'appuie sur le bouton pour me régénérer au complet. Parce que justement, moi, ce que j'ai vu, comment ça se passait au niveau du jeu, là, ce gameplay que j'ai dit je prends pas de chance Après chaque combat, tu dois appuyer sur ta méditation, mmh. j'imagine, pour quand tu es Jedi. Là puis tu te régénères, t'es tout le temps, donc à l'afflux, qu'il si s'y arrive quelque chose, au moins, dans le pire des cas, tu te mets à courir. Oui, puis tu t'en vas. vas. Tu vas finir par t'en aller, mais c'est plat parce qu'après ça, il faut que tu te fasses le même chemin, mais au moins, t'es vivant. Oui. La mort, pour l'instant, n'a pas de, très peu d'impact. Ah, ce que j'ai vu, c'est pas tellement, à part, comme... à part quand appelles la sonde, te, ré... te réanimé, ou t'es, plus que tu l'utilises, plus c'est long. Ah, ça, je l'ai pas vu. Ouais, si tu meurs une fois, c'est comme 10 secondes. Moi, je meurs pas. C'est ça. <rire> trop, trop fort. Mais non, c'est ça. Si mettons tu fais un donjon qui est difficile ou tu fais quelque chose qui est difficile, mm -hmm. la première fois que tu meurs, c'est comme 10 secondes, puis là tu peux appeler la sonde que te réanime tu Là, tu sors de la zone où il y a des méchants, tu te régénères puis tu recommences. Deuxième fois, c'est comme 30 secondes. Après ça, tu tombes minute, minute et demie, deux minutes. M'année, je suis mort tellement souvent, c'était neuf minutes avant que la sonde revienne. Fait que là, je me suis fait revenir au point de la station médicale avant. Okay. Puis il y a même une, une fois je jouais à mon nage impérial, puis j'ai décidé, ah, oh, ils sont trop durs, eux autres, je vais revenir je vais à. Tuer. Non, non, je me suis pas nécessaire. Je suis mort en me battant. Okay. Je vais me bats battre jusqu'au bout pareil au mm -hmm. cas que je serais chanceux. Je suis mort. La sonde était comme neuf minutes avant qu'elle puisse venir me réanimer. J'ai dit bah bon, réanime-moi au point médical. Le le plus proche, okay. je suis tombé juste en avant de la personne qu'il fallait j'aille voir en traversant tout ce que je me faisais tuer tout le temps, wow. elle était là, je m'en vais à voir, elle me dit, ah oh, ça, ça, ça, ça, voilà, ma quête était finie, j'ai pris ma petite boule, je me suis téléporté <rire> ce qu'il fallait j'aille donner ma quête, merci, bonsoir, ah, j'ai été chanceux, tu sais. mais c'est ça, C'est par bout, je, me... je trouve que c'est mal balancé, des fois, il y a trop d'ennemis, des fois, il n'y en a pas assez. Mais j'imagine peut-être que ça va se régler aussi avec le ben, temps. Donc, ils vont regarder ça, c'est sûr. Ils vont ils vont devoir s'ajuster s'ils veulent garder leur euh, audience et garder aussi euh, leur euh, paiement mensuel ouais. euh, en, en chèque yep. Mais c'est sûr c'est sûr que je suis, moi, je suis peut-être trop exigeant, mais euh, c'est bon de ne pas réinventer la roue et de prendre de quoi qui a du succès ailleurs et essayer de faire pareil. mais Si tu essaies d'innover, c'est plat mais je l'attends encore à savoir c'est quoi qui va vraiment m'émerveiller de tout ça. Mais si on vient en parler... Du Collector Edition. Trouves-tu que c'est un bon investissement que toi tu as fait en vertu de qu ce qui se passe présentement? Ben <rire> Merci Yannick. <rire> moi, moi j'aime beaucoup la figurine qui est venue avec. Je trouve que à comparer de d'autres que j'ai vues, la qualité a l'air avec Je dirais elle est quand même lourde. C'est pas une petite figurine en plastique cheap, elle est solide. Euh, Parce que toi tu parles en tant que collectionneur, là. toi tu oh, collectionnes ouais. les figurines. Oh, oui, j'en ai plein, j'en de ai des plein des... ici. Mm -hmm. Puis celle-là à comparer de beaucoup d'autres que j'ai est solide, est pesante, est, plus, est belle, est, est pesante. La, la cape c'est pas une cape en tissu ou en plastique, c'est vraiment, tu peux pas la tordre, c'est vraiment solide. Là. Euh, les détails sont vraiment vraiment jolis. Est tu articulé ou pas Non non elle a fixe comme ça j'ai pas essayé de bouger les bras là, mais euh, le reste de tout là est toute la fixe fait que pour pas... la batterie pour le, le, le, le, le sort de laser ça a été ça mais non la figurine ouais. je trouve qu'elle vaut la peine elle est belle euh, le livre de d'or que dans dedans est joli il y a, dans, journal, euh, y a des... non j'ai pas j'ai pas passé à travers encore a... as, tu l'as débuté j'ai juste ouvert pour j'ai juste ouvert le livre pour, pour feuilleter Je n'ai pas lu. Ok, mais ça te semble-tu vraiment être comme un journal? Ça, oui, parce qu'il y a même des, comme des cartes pliées à l'intérieur que tu peux déplier. Encore là, je ne les ai pas dépliées, mais ça semble bien. Okay. Euh, ce qu'il y avait dedans aussi, la petite clé de sécurité. Moi, ça, je trouve ça bien. Je trouve ça super le fun. Pourquoi? Ça, si ça peut vraiment essayer de régler un des points que toutes les MMO ont de misère, c'est de garder leur La patent. sécurité sécurité, c'est ça, c'est la sécurité et puis ça, euh, tu sais, on avait aussi à notre euh, emploi un système similaire de RSA qui était Secure ID c'est ça, donc une clé de sécurité qui change à toutes les temps de seconde ouais, elle et change donc, assez souvent celle-là aussi elle change à chaque fois que tu vas appuyer dessus euh, euh, non moi ça me donne, date... que... j'ai jamais réussi à avoir deux fois le même code, j'ai oh, oui. essayé puis pas eu... non, top elle top. change pas à chaque fois si okay. tu, pèses deux, tu pèses puis il disparaît puis tu temps repèses encore, tout de suite, c'est à peu près en temps de seconde, mais, mais <rire> il change souvent Tu n'as pas le choix, une fois que tu l'as enregistré avec ta clé, puis une fois que tu viens pour te loguer, tu n'as pas le choix de prendre le code pour ben. aller là-dessus. Donc, si tu sais, il y a juste toi qui as la clé, là. Sur le jeu sur et sur le, sur le, jeu, le site web. C'est ça. C'est la même même chose. Puis c'est ça. L'avantage, il y a aussi une application iPhone qui s'en vient qui va faire la même chose. J'imagine qu'ils vont la vendre, mais Donc, une application iPhone qui va faire la même chose de Secure ID. Mais on parle pour Star Wars? Oui. OK. Puis il y a la clé, ceux qui ont pas acheté le collectors Vous êtes vous pouvez avoir la clé quand oui. quand même il y a vendre dollars sur le site de, ça, de Bioware. Je trouve que si vraiment les gens sont intéressés à poursuivre avec ce jeu-là, parce qu'en réalité, on n'est pas ici pour donner, on va donner notre verdict. Euh, malgré tout, c'est quand même bien. Oh, c'est oui, la, la, bon la lancée, c'est normal, on va laisser du temps passer. Là. Fait que mais point de vue à compte. Euh, ne pas prendre de chance pour un petit dollars si les, les personnes veulent garder là, puis avoir la sécurité, moi je trouve que ça vaut la peine vous êtes jamais trop sécure. non après vos ça, informations bancaires sont là-dessus <rire> quelqu'un qui a créé votre compte est capable d'aller avec votre numéro de carte s'acheter du stock ailleurs ou utiliser votre compte. compte puis après ça toi t'es fait là, puis, es, puis, euh, faut que tu contactes, c'est très difficile des fois, oh, oui euh, c'est très long, faut... je l'ai fait puis ça m'a ça pris une heure à voir quelqu'un quand que j'ai eu un problème de mot de passe là. Euh, de questions de sécurité, nous. mais euh, non c'est ça. Fait qu'il y avait la clé, il y avait le, la, bande, le la bande, sonore. Oui la bande sonore. La bande originale, est je vous dirais 55% épique, puis okay. 45% cochonnerie. Ok. Je l'ai pas écouté. Avant. Je l'ai écouté au complet. Aller jusqu'à la piste numéro 11. Il y a 20 pistes. Ok. 11. Sur 20, 55%. Oui, ça, ça fait de la l'honneur. C'est bon, c'est du à la John Williams. Okay. La musique de fanfare, puis de la, de la musique qu'on qu connaît à Star, Star Wars. Wars. Si okay. vous l'écoutez, moi je suis un amateur de musique, de, de, de, de films, des choses comme ça. J'ai les albums de John Williams, des films de Star Wars. On est capable de reconnaître des petits cues, de, beaucoup de clarinettes, beaucoup de... Clarinette, beaucoup de, de de, de cuivre puis des tambours puis fait qu'on reconnaît la, la petite facture auditive que John Williams a mis là-dedans c'est pas John Williams qui a écrit la musique là. mais on reconnaît qu'ils ont pris des cues de ce que John Williams a fait il y a même des, des petits bouts dans la musique qu'on va reconnaître la musique de Yoda Un moment donné on va reconnaître la musique de Luke et Leia les petites musiques qu'on entend dans le film ils ont mis ça par bout dans certaines pistes à partir de la piste 12 on voit l'influence des merveilleux épisodes 1, 2, 3, puis des spéciales éditions. Ah, c'est pour ça. C'est de la musique de cantine à la party chez le palais de Jabba, là, euh, qui ont rajouté dans, dans Retour du Jedi, là, où ce que Max Rebo décide de nous faire un concert jazz avec les filles qui dansent. C'est ça, de la 12 à aller jusqu'à la 20. Je l'ai écouté jusqu'au bout parce que fallait que je l'écoute jusqu'au bout pour me faire une idée. Moi, j'arrêterais ça à la piste numéro 11, puis les autres, c'est ce qu'il y a. Donc tu viens d'éviter une torture. Oh oui. Merci bien. écoute là jusqu'à <rire> 11, puis le restant. Je l'ai ripé le CD puis le mettre dans mon iTunes. Un mm -hmm. à onze. OK. Le restant, c'est de la cochonnerie. écoutez les pareil, faites-vous votre propre idée si vous l'avez acheté. Mais pour moi, de 11 à 20, de 12 à 20, c'est plat. C'est du on essaye de faire du jazz-pop qui aurait l'air un peu de ce qu'on entendrait d'une cantine dans l'univers de Star Wars. Mais puis ça accroche, c'est comme... Tu sais, quand tu fais une chanson puis tu mets des paroles d'un langage que personne connaît puis faut que t'inventes, ça sonne bizarre. Ouais, c'est sûr. Puis, je veux dire, il avait quand même réussi pas si pire avec les films, je veux c'était correct. Mais là, c'est comme juste trop. Puis il y a une toune, il y a une fille, puis un gars qui parle dans un langage qu'on connaît pas, mais ils disent toujours les mêmes affaires. c'est comme si je, je, je chanterais une chanson, puis je te dirais toujours les mêmes affaires tout le long de la chanson. Tout le temps le refrain. C'est comme... <rire> eh? Ouais, c'est ça. Je l'aime, je l'aime, <rire> je l'aime. je l'aime. c'est basé sur le MMO, donc rendu peut-être à un point euh, X, tu vas peut-être retracer ça vient d'où. Oui, oui. Donc, c'est peut-être là que tu vas dire, tu vas, ah là, ça fait du sens, le fait que les deux se discutent incessamment de la même chose. Oui, mais ça reste ouais. que c'est pas quelque chose que je voulais entendre, nécessairement. J'aurais espéré que ça soit de la, de la musique, la musique orchestrale jusqu'au ah, bout. Mm -hmm. Parce que c'est pas dur. Je veux dire, les premières chansons tu pars, la première chanson que tu as, c'est la chanson qu'on a connue avec le preview de de Swathor, de Star Wars The Republic. C'était la musique avec le combat qu'on voyait. Parce que ça, c'est la première. Après ça, tout simplement, quand tu choisis euh, d'être bon ou méchant, Sith, ou d'être Jedi, ou d'être les bons côtés, mauvais côtés, République ou paix, tu as la chanson principale des deux thèmes pendant que tu crées ton personnage. Ouais. Tu as ces chansons-là. Après ça, t'en en as d'autres. mais euh, Moi, je trouve que ça dérape à, à la chanson numéro 12. C'est vraiment... Du rem... je trou... Moi, je trouve que c'est du remplissage. Mais, regarde, je veux dire, je... peut-être qu'il y a du monde qui m'a ça. Mais c'est déjà quand même 11 sur 20. Oui, oh, c'est quand même 11 sur 20. Et voilà. Mais... Donc, ils ont réussi peut-être un coup. Ils ont au moins dépassé 50%. Oh, oui, c'était correct. Bon. Mais d'après moi, c'est 11 que BioWare a choisi. Puis, de 12 à 20, c'est Electronic Arts qu'on dit. <rire> ouais, ça. On aime Electronic Arts, c'est ça. OK. Fait que... Puis, si on continue avec le Collector's Edition, on parle... Euh... Tu parlais de danseuse tantôt, on a nos propre hologramme de danseuse qu'on n'a pas encore exploité. Ton droïde aussi de combat. Ça, je l'ai pris. Ça, tu l'as ouais. essayé sur un combat contre un ennemi? Oui. Et puis. Ça c'est correct. Ça, ça se rajoute ça. Ben. Il s'en va en avant de ton ennemi, puis il fait rien jusqu'à temps que tu tires sur l'ennemi. Là, il explose. OK. Puis.. Ça, ça tue l'ennemi ou ça fait un ça, dommage, ça fait un dommage ah, à l'ennemi. Ok, c'est déjà un point positif parce que la petite souris m'écoute avec les autres là. Écoute ça, j'ai trouvé ça vraiment bon. Euh, je l'avais pu. Oh ouais, mais c'est c'est cute ta là. Du, mais euh, j'ai aimé le, le fusil, le flare que tu peux tirer dans les airs. Je J'ai pas essayé. Ok, si tu regardes après ça au point de vue de ta caméra, tu regardes en l'air, ça va vraiment se séparer en trois. C'est c'est bien fait. Ça j'ai aimé ça. Fait okay. j'imagine que si tu es vu de haut, euh, que quelqu'un tire. Je sais pas, là, on n'a pas encore mis au vaisseau ou autre. Là, on verra rendu là. là. Mais euh, ça, me, ça, ça me semble bien là, comme petit ajout. Puis j'ai hâte d'essayer aussi notre SPAT, notre speeder et nos autres personnels. Ouais. Qu'on en a vu un aussi dans le spatioport un moment donné. Puis on a regardé on dit, ben oui, on est au niveau 25. Moi ouais, j'en veux beaucoup. T'en veux beaucoup, ils se promènent avec ça un peu partout. Mais ouais. c'est ça, c'est niveau 25 avant de mm -hmm. l'essayer. On a encore un euh, beau petit bout de chemin à faire. là. Fait qu'en bout de ligne, au niveau des pour les gens... Euh, conseillerais-tu au moins juste d'essayer avec un standard parce que maintenant ce que j'ai su même par eBay c'est que tu peux moi je ne le savais pas au moment que j'ai acheté le Collectors Edition mais euh, chaque objet chaque chose euh, comme la clé tout ça tu peux toutes les acheter maintenant séparément oh oui Donc, tu conseillerais plus de commencer avec du standard, qui est à prendre justement à, à payer l'édition standard, je ne sais pas si c'est 60. Oui, c'est ça. Puis après ça, donc, tu prends un 3 mois, au pire, voire un 6 mois si tu veux économiser, si tu aimes ça, puis tu regardes voir où est-ce que ça va, puis si tu veux acheter après ça, le reste, tu y vas. Contrairement aux collecteurs, trouves-tu que toi pour toi, c'est bon? Moi, je trouve pour toi la figurine, oui. Moi, c'est parce que ça, ça va avec ma collection. C'est ça. Pour moi, non. Toi, la figurine, tu t'en foutais un peu. Exact. Encore aujourd'hui, tu t'en fous pas mal. Elle est encore dans sa boîte. Tu ne l'as même pas déballé en condition de Quelqu'un qui tripe figurine, oui. Quelqu'un qui... Oh, est cute, la figurine. Je vais la laisser dans sa boîte puis la serrer dans mon garde robe Peut-être qu'un jour, elle va valoir quelque chose. Achetez-vous l'édition régulière. Il n'y a rien dans le collector, à part la clé, mais la clé, c'est 5$. Exact. En, 60 pièces plus 5 pièces, 65 pièces. puis le Collectors à 150, il y a une grosse différence. Ça. Mais fait il y a aussi le magasin qu'on est supposé avoir, qui était supposé être propre au Collectors Edition. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas ce qu'il y a dedans encore. J'ai hâte de voir, voir ce qu'on peut acheter de plus. Fait que ça, j'imagine qu'on va devoir travailler fort et avoir des crédits. Parce qu'il euh, qu disait que la, la, la pierre jaune pour le sable, c'était exclusif aux Collectors. Puis moi, je n'ai acheté une deuxième, de pour mon deuxième pour mon deuxième sable. Je veux dire, euh, que quand tu tombes... Non, non, c'est que quand, en étant en jouant Collectors Edition, c'est que là, tu as accès à cette pierre-là pour tous tes personnages et puis tu peux l'acheter à n'importe quel moment que tu veux. Okay, tu peux l'acheter. tu peux l'acheter C'est crédits, je pense, à chaque fois. Ouais, c'est pas, pas cher. C'est fait pour toi et c'est lié à ton compte. Donc, euh, plus tard, si tu prends une épée et que tu n'aimes pas la couleur, tu peux toujours prendre celle-là, cette piano celle là et ouais. tu vas pouvoir la mettre jaune et noire. Puis, puis, ce qui est bon, quand vous avez acheté le collecteur ou le Deluxe euh, électronique, voilà. ouais, euh, toutes les bonus, le petit robot-souris, la, la danseuse, le spat, le, le, mm -hmm. euh, le, la pierre, le, gun. le fusil, mm -hmm. c'est tout... Chaque personnage que vous créez a accès, a accès à... Ça. Vous Exactement. avez un point, vous avez, vous avez des, des points dans, dans des niveaux avec une petite enveloppe, c'est une place à courriel. Vous pouvez recevoir des messages de personnes que vous avez aidées dans vos quêtes qui vous donnent des crédits ou des choses. Et vos objets de collecteurs sont là-dedans. Vous allez là, vous regardez l'email. Attaché à l'email, vous avez chaque objet que vous avez le droit avec le collecteur. Vous cliquez droit dessus. Ça l'ajoute à votre inventaire, puis après ça vous pouvez l'utiliser. Mais chaque personnage que vous créez a droit à ces objets-là dans, dans un courriel quand vous arrivez dans le jeu avec un nouveau personnage que vous créez. Fait que c'est pas un personnage qui peut prendre avantage du sable, de la pièce jaune pour son sort blazer. C'est tous vos personnages ont Exactement. droit à cette pièce-là. Il y a quand même ça de bien. Mais un site Inquisiteur qui dit tout le monde qui passe avec en voyant affaires, avec un petit <rire> robot. En arrière qu'il suit, bon. C'est ça. c'est beaucoup de choses inutiles. Euh, à part la pierre qui donne un boost, un peu à ton sable, l'endurance, ou il mm -hmm. donne un peu quelque chose, le restant, c'est du. Oui, on a un anneau là. Oui. Le restant, c'est rien, là. Le restant, c'est vraiment rien de, de, de bien ben spécial. Fait que si vous n'êtes pas gugus, figurine, euh livres, bande, bandes d'original, euh, le collector... Ouais, non, non, non le collector se passait par-dessus. Euh, au début, il y avait du monde qui demandait des prix de fou pour ça sur eBay. Exact. À cette heure, ils sont revenus sur Terre. Ben oui. Il y en a... Eu, euh, mais les gens ont fait de l'argent là-dessus parce que c'était un lancement puis tout le monde s'attendait à... Comme je te oh, dis, oui. sur les forums, c'est euh, donnant-donnant. Comme je te dis, moi, c'est jeune. On va voir. La seule chose, si BioWare écoute présentement, euh, pour la version française... Tout le temps, tes paramètres, à chaque fois que tu vas créer un nouveau joueur, tu dois retourner dans les paramètres et changer encore ouais. tes, tes clés que, que tes touches, que tu te déplaces. Oui, parce euh, que c'est par défaut clavier européen. Euh, c'est azerty. C'est azerty Et puis, euh, donc, anglais, tu n'as pas de trouble parce que c'est... Courty. Et voilà. Donc, s'il si, vous plaît, mais on, je crois qu'on est lié à ça euh, en étant joueur français. Là. Mais ça, Microsoft fois est, est comme est ça fois un peu... c'est fait, euh... c'est correct, mais il faut juste y penser. Bon. d'aller de, de, de rechanger. Là. Ça, Microsoft était un peu comme ça avant. Si tu choisissais un clavier français, par défaut, tu étais, étais azurti. Ouais. Il fallait que tu le changer. Gastar, ils ont compris. Là. <rire> mais il y a le, le pilote d'imprimante encore aujourd'hui. Tu choisis français, tu es, es en 4 en partant. Il ouais. ouais. faut aller changer tes paramètres. Ouais. Donc, c'est des choses à travailler. Là, mais c'est un coup, vous savez comment changer vos clés. La première affaire que vous faites quand vous partez avec un nouveau personnage. Ça serait le fun que par serveur, il se rappelle de vos de vos settings par exact. défaut. Ou qu'il y ait une possibilité de faire un... un un Un batch file ou faire une sauvegarde de vos préférences être capable de les importer d'un personnage à l'autre. Mais là, c'est... Ils ont beaucoup de choses à régler avant ça. de tomber exact. à des petites caprices de francophones. <rire> Donc, c'est sûr que de, de ton côté, verdict? Moi, je l'aime. Moi, je le donne... J'ai pris une carte de six mois. Euh, la seule affaire que je trouve un peu plate, puis euh, on a, je ne sais pas si c'était dans, dans discuter dans tes, dans tes feuilles, la euh, seule affaire que je trouve un peu plate, c'est d'être obligé de rentrer un mode de paiement dès ta première connexion. Tu peux pas jouer ton 30 jours sans leur avoir dit comment tu prévois payer Exactement. pour le prochain 3 ouais, mois. Ou... Ça, c'est plate parce que pour nous, ça nous force. Mais pour eux, c'est bon afin d'avoir des prévisions. Non, ils lui. savent... Et combien de monde qui vont avoir dans combien de temps. Exactement. Mais, mais c'est vraiment proche. J'ai quelqu'un aujourd'hui sur Internet euh, qui me disait, qui me demandait, regarde, euh, me demandait sur Twitter, est-ce que je sais-tu si je peux pas rentrer un mode de paiement pour, pour jouer? J'ai dit non, tu es obligé. Puis j'ai dit je pense que tu es obligé, mais j'ai pas essayé sans rentrer. Puis je suis allé sur le forum de Bioware, Et puis c'est marqué Tu dois rentrer un mode de paiement. Fait que soit une carte de crédit, soit une carte prépayée qui se vend chez Future Shop, c'est 29,99 pour 60 jours. Euh, plus vous achetez longtemps, moins ça coûte cher. Le six mois coûte, revient à 12,99$ par mois. Vous sauvez 2$ par mois si vous prenez 6$. Fait que les taxes ça revient à peu près à 15 mais... Fait que, euh, que c'est ça. Puis c'est en probablement l'argent US aussi. Mm -hmm. Ils rajoutent les taxes après. C'est ça. Fait c'est, c'est. Mais non, vous êtes obligé. Fait que si vous pensez si vous pensiez l'acheter que vous n'avez pas de carte de crédit à votre nom, soyez sûr qu'avant d'arriver chez vous et d'installer le jeu, si vous voulez jouer là, là achetez-vous une carte prépayée avant de partir du magasin parce que vous allez arriver chez vous, vous allez être déçu. C'est surtout les jeunes qui n'ont pas encore de carte de crédit à leur nom puis qui veulent jouer à ce jeu-là, prévoyez d'avance. Ou papa et maman. Ou vos, ou vos parents. Mmh. Mais là, ça reste, c'est sûr. Si vous avez le collecteur, c'est avec la petite clé, c'est plus sécurisé. Si vous n'avez pas la petite clé, On n'a pas encore vraiment entendu parler de hack, de compte, non, parce non, ça vient de commencer, oui. mais ça va venir. Oui. Moi, il n'y a, a pas une semaine que je reçois pas un faux email de Blizzard qui me dit « Hey, j'ai besoin de tes <rire> informations, toi! <rire> » tu sais, Ton compte a été compromis, peut-être, puis ah, c'est parce que si. j'ai jamais joué à voir WoW, j'ai installé le démo et c'est tout. Okay. J'ai installé le, le, les 7-14 jours, j'ai créé un personnage, mais je n'ai jamais lié de carte de crédit dedans, j'ai jamais rien fait avec. Fait que regarde, mon compte ne peut pas être compromis parce qu'il n'y a rien dedans. Tu sais, mais ça, le hacking, il y a même, faites attention, Gmail, je vais le dire, je l'ai envoyé sur Twitter, je le dis encore ici. Gmail, dites à vos parents, amis et ceux qui sont moins techno que vous autres, s'ils reçoivent un email venant de Google qui leur dit. On fait, les, on fait une recherche sur nos serveurs pour savoir les comptes actifs et inactifs. On a besoin de votre nom, votre mot de passe, et votre adresse et toute l'équipe. Dites-leur de ne pas répondre à ça. Que ce soit Gmail ou autre, on a dit que jamais et jamais aucune compagnie ne devrait demander un mot de passe. Même s'il se dit que je suis l'administrateur, peu importe, on ne lui donne rien. S'ils veulent votre mot de passe, ils vont l'avoir. Ils, vont ils oui. sont capables d'aller le chercher. <rire> S'ils si ont besoin d'accéder à votre compte pour une raison urgente, Ils sont capables de resetter le mot de passe pour un 2, 3, 4, 5, 6, puis rentrer dans votre compte. Exact. Fait que si vous entendez parler que quelqu'un reçoit un email de Google qui dit Donnez-moi vos informations ou de Wow ou de Bioware qui dit On a besoin de votre mot de passe, votre banque, c'est non toujours. Au pire, là, si, si vraiment c'est eux autres qui sont assez caves pour vous demander vos informations par courriel, Ils vont cette année, puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous appeler. Exact. Je pense que votre banque a votre, votre numéro de téléphone. C'est ce que vous voulez. Faites attention à ça. C'est une grosse mode ces temps-ci. Le hacking, il essaie d'avoir accès à vos informations personnelles pour toutes sortes de raisons. Donnez jamais rien à personne si vous n'êtes pas certain à qui vous parlez. Puis par courriel, on n'est jamais certain à qui qu'on parle. En effet. Tu résumer résumé pas mal, je pense. Fait que Star Wars, en as-tu d'autres choses? Ben, je pourrais peut-être donner mon appréciation. Vas-y. <rire> Faites ça, moi. Hein? Moi, c'est un. Moi, c'est un collecteur, c'est pas nécessaire. Si vous aimez les MMO, vous aimez Star Wars, allez-y. Oui. Essayez-le. Mm -hmm. La seule affaire que je vous dis, si vous êtes pas sûr, vous êtes obligé d'acheter, d'ajouter un mode de paiement. Prenez-vous un deux mois. C'est soixante, c'est vingt-neuf Ça vous revient à 60$ plus votre 29 89 plus les taxes, essayez ça, vous allez avoir quatre mois de temps, ça va vous donner une bonne, euh, le temps en masse de savoir si vous aimez ça ou vous aimez pas ça, vous aimez pas ça, vous arrêtez, vous aimez ça, vous continuez. Okay, ça, il y aura des, des nouveautés qui vont se rajouter d'ici là, là j'imagine. Il y a un serveur de test public qui a été mis en ligne, où okay. est-ce qu'il a des nouvelles affaires pour innover, ça va être bon à essayer aussi, mais okay. regardez, c'est quelque chose à essayer, vous n'avez jamais essayé un MMO, vous aimez l'univers de Star Wars, vous allez vous plaire, Oui, il y a des problèmes de connexion au serveur et tout, mais ça va se régler avec le temps, puis c'est le c'est le fun à jouer. Mais pour les, les fans, les, les personnes hardcore, c'est sûr qu'au niveau gameplay, ne vous attendez pas à ce que ce soit... Euh C'est vraiment typique, c'est du copier-coller, donc vous allez vous, vous y retrouver, mais attendez-vous pas à ce que ça vous émerveille tant que ça. C'est jouable, c'est très bon, j'aime ça. Euh, par contre, je n'irai pas jusqu'à jouer tous les personnages pour voir leur histoire, j'en suis pas rendu là, je vais en prendre un, je vais le finir au complet jusqu'au niveau 50 présentement. On verra après ça comment ça se passe. Mais c'est certain, euh, de mon côté, lorsque Guild War ou euh, Diablo, 3 va sortir, ou encore euh, Arcage ou d'autres qui m'intéressent aussi, que je suis en attente et autres. Euh, c'est sûr que je vais mettre ça de côté je vais les essayer. Donc, euh, je ne suis pas vraiment euh, là pour dire « Ah, Star Wars, je vais jouer à tous les jours, tant euh, de temps. » euh, Non, maintenant, c'est ça. Fait que je vais y consacrer du temps pour jouer donc, avec toi. Mm -hmm. Mais après ça, euh, même jouer solo, je ne suis pas enclin vers... Je ne suis pas vraiment attiré. Peut-être à part juste peut de collectionner plus de crédits afin de nous les partager après. Donc, les donner à mon autre perso qu'on joue ensemble pour nous faciliter la tâche après. Mais euh, pour l'instant, c'est ça. Fait que j'en suis, est-ce que j'aime ça? C'est bien, mais j'attends plus de leur part. Ouais. Fait que je vais voir après, comme je te disais, c'est jeune Fait que je suis prêt à donner leur, leur part du gâteau. Mais c'est sûr que pour moi, là, comme on dit, à part la figurine qui, oui, je la vois ici, elle est très belle et autre. Moi, je suis pas un collectionneur. Donc c'est sûr que pour moi le Collectors Edition, euh, que je m'étais fait dire au début qu'il y avoir des choses qui étaient spécifiques à ceux qui les achètent, là, que ça m'avait comme euh, j'avais comme pas le choix. Là. Puis là maintenant on me dit Ah tu peux les acheter. Je suis un petit peu déçu de ça, mais euh, regarde, euh, c'est acheté, puis euh, la boîte était gigantesque. Là. Mais j'ai trouvé ça bien. Hein. On va on va voir aussi, on va lui donner le bénéfices du doute pour le magasin spécial pour le Collectors Edition. Mm -hmm. Ouais. Peut-être que là-dedans, il va y avoir des choses qu'on va dire Ah oh, ça nous donne un petit quelque chose. exclusif euh... Ouais, euh, Oui, c'est ça. Mais je suis quand même pas nécessairement pour le fait que parce que tu as acheté ton jeu plus cher, tu as un avantage sur les autres. C'est sûr que quand tu joues PVE, c'est moins grave. Qu pas actuellement. Mais quand ouais. tu joues PVE, c'est moins grave. Quand tu joues PVP, tout le monde devrait avoir la chance d'être capable d'être aussi fort. Oui. Ça prend plus de temps. Oui, c'est ça il y a autant les échanges parce qu'il y a les optionals aussi il y a les maisons euh, dans le camp là. Ouais. donc j'imagine que même ceux qui vont acheter c'est ça que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu qui est exclusif est-ce qu'on va pouvoir le vendre ou ça va être lié à nous c est, c est, ça va être la, la question là, qui tue là. Okay. On, on va pouvoir en parler Pau. de toute façon de comment question qui tue Pau quasi oh Pau Pau t'es mort je de sortir non t'en veux dessus tu vas voir non, tu vas pas... faire une belle petite bignette après <rire> Elle fait juste sentir. Un, <rire> ça sent l'érable. Mais euh, donc, tu sais ça. Fait qu'en gros, je ne sais pas qu'on résume tout, mais on se garde un petit peu pour. On va en reparler de toute façon oh, de ouais. Star Wars. Puis. C'est ça. Si, si vous avez des questions, si vous aimeriez ça qu'on parle de ce point précis, écrivez-nous. Oui. Ça fait plusieurs épisodes que je dis de nous écrire, mais c'est parce que je donne jamais l'adresse de courriel. <rire> fait écrivez-nous wow. à. Écrivez-nous <rire> à CJUA Podcast à gmail.com pourquoi pas juste c c'est parce que Gmail ne trouvait pas ça assez long fait qu'à plus je rajoute podcast parce que c'est un certain nombre de caractères minimum pour une adresse de courriel fait qu'écrivez-nous vos questions là je vais revenir à la fin fin fin du podcast aussi j'ai une raison pour vous demander de nous écrire euh, mais ça je vous garde ça pour la fin et aussi et que tu vas répéter l'image je vais répéter à la fin aussi d'accord la seule affaire je vais rajouter pour euh, le jeu Star Wars The Republic quand vous commencez Vous devez choisir une classe, un personnage, côté sombre, côté clair. République. République ou en ou paix. paix. C'est pas sorcier, là. Non, c'est Inquisiteur. C'est ça. <rire> <rire> Jedi Knight. Jedi. Comment est-ce qu'on l'appelle là? Euh, Jedi Chevalier... Chevalier Jedi. L'après ça, tu parle pas du côté d'être, là. Non non, mais là je, je, non, non, mais là, tu connais les personnages. Tu as, as Chevalier Jedi. Ouais. Après ça, tu as... as... le Smuggler. Oui, ça, c'est correct. Mais c'est quoi, l'autre Jedi? C'est un Jedi... Consular. Euh... Consular. Un Un en français, ça, c'est ça. Tu as le Contrebandier, qui est le Smuggler. Oui. Puis tu as le Soldat. Qui est le Trooper. Qui est le Trooper, qui est un clone, finalement, comme un clone. Côté sombre, Sith Warrior, le guerrier Sith. Oui. Sith Inquisiteur. Oui. Après ça, vous avez le, le, Under, le, le chasseur de primes, prime, puis l'agent impérial. Jedi, Sith, pareil. Ça, ça se bat de la même manière. Ça va avoir à peu près les mêmes genres de, de, de combats. Euh, vous allez avoir deux arbres avec un, presque un sabre même avec l'autre. Ça se joue de la même manière. C'est ça. Mais comme je te disais, c'est le but, là, surtout pour jouer contre ouais. joueur. Mais c'est ça. Contrebandier... Ouais. Agent impérial. C'est pareil. Euh, L'habilité, là, Simon débattait un peu tantôt à savoir, il faudra plus vérifier. Là, mais moi, à ce que j'ai vu, j'ai joué toutes les classes. Contrebandier, agent impérial, le pouvoir de se cacher en arrière d'un objet pour tirer, sort, tire, se recache. Euh, après ça, soldat, trooper ou euh, chasseur de primes, une fusée au poignet qu'on peut tirer comme un missile. Les mêmes à peu près habilités, les armes, ça se ressemble. Fait que, C'est pas sorcier là, que vous choisissez le côté empire ou le côté euh, république. C'est à peu près les mêmes manières de jouer tous les personnages. Exactement. Il y a toujours Exactement. un clone d'un côté ou de l'autre qui est le même personnage. Qui ne veut, veut pas, à part du côté light, la lumière versus la noirceur. J'imagine que les quêtes, là, ils sont pas mal similaires aussi vers quest ce qui t'amène. C'est sûr qu'ils ont différentes planètes. Donc au lieu d'aller chercher, mettons, aller dé dégager les gens qui sont prisonnés dans des cages, tu vas avoir peut-être tant de monstres à tuer. Mais, tu sais, c'est quand même linéaire. Oh, oui, c'est Tu vas débloquer donc tes habilités qui sont similaires et autres. Fait, moi, je me dis, c'est peut-être plus ton alignement qui va peut-être changer le tout, oh. à savoir tes résultats euh, au niveau de la Parce qu'on va revenir sur un point que j'ai euh, presque oublié de mentionner. C'est que le point fort de ce jeu-là... Pas presque. J'avais oublié, oublié d'accord. Je, je l'avoue. C'est des cinématiques. Oh oui. Donc, euh, dans le fond, c'est que ton personnage fait partie comme euh, Guild War, où -ce que tu as l'impression que ton personnage fait partie intégrante du film, d'un film, d'un épisode de Star Wars, et que oh oui. tu as des décisions à prendre, et des fois, tes décisions vont arriver à te faire débloquer. Euh, soit une prise, justement, d'alignement, si tu vas être euh, tu vas l'épargner ou si tu vas euh, être plus euh, méchant. Oui, oh, puis la, la, la tuer ou, que, ou quelque chose comme ça. Les oh, ouais. réponses, des fois, des, justement, c'est là, là quand tu interagis avec ces personnages qui sont fixes en, dans le gameplay, mais quand tu as le, la cinématique, ils sont vraiment plus vivants puis ils sont capables de te remettre à ta place. Puis, hey, euh, parle-moi pas sur ce ton-là. Oh, ouais. C'est ça, vraiment, pour moi, ça vient d'augmenter énormément mon, mon envie de vouloir jouer à ce jeu-là. Ce oui. qui est le fun aussi, c'est le reste, c'est bien banal. Oh, le reste, c'est un memo bien classé. Ça. Mais Ce qui est le fun aussi, à chaque fois que tu, tu te logs sur le serveur, puis tu commences à aller jouer avec un personnage, la petite histoire qui dit tu te dis où -ce que es? tel personnage est en train de faire telle chose après avoir vaincu tel ennemi ou telle chose est rendu à aller Scalage chercher du... ça avec ton nom de ton personnage. C'est vraiment bien. C'est fait pour t'embarquer. Mm -hmm. Mais c'est pas compliqué moi ce qui m'a un peu déçu ils ont l'air d'avoir mis l'emphase vraiment Jedi Sith contrebandier soldat c'était comme là parce qu'il y avait besoin des personnages avec des fusils des choses comme ça oui mais avant il y avait peut-être encore plus de classe oui mais je suis pas sûr que ça aurait été bon parce que là ils vont peut-être en rajouter parce que tu regardes puis contrebandier puis soldat les deux premières quêtes sont exactement les mêmes mm -hmm. tu vas parler exactement aux mêmes personnes tu leur fais exactement la même chose C'est la même affaire pour Agent impérial, puis, puis le bounty hunter, le chasseur de primes. Tes deux premiers acquêtes, tu vas voir exactement les mêmes personnes, tu as exactement les mêmes choix de réponses à donner aux questions qui te sont posées. D'après moi, ils ont travaillé moins fort pour ces classes-là que Jedi et Sith, parce qu'ils se sont dit que la plupart du monde vont vouloir joindre un Jedi et un Sith. Soit ça, ou faut de temps aussi. Si Peut-être que, que ça va changer plus, temps, plus tard. que ça va changer, mais pour l'instant, c'est lié, selon moi, de 0 à 5 ans. Mais c'est ce qui m'a déçu un peu. Ouais. Que, que Là-dessus, on va à d'autres choses? ben certain OK. Là-dessus, on va à. Merci tout le monde. Merci pour cette, cette partie. Puis, euh, comme je vous dis, si vous avez des questions, envoyez-nous ça par courriel, puis on va essayer d'y répondre au prochain podcast. On n'arrête pas de jouer parce qu'on a fini d'en parler, mais on va continuer. Ouais, ouais. À 15 places par mois, il faut bien. Faut Bon, on va maintenant passer à une petite chronique jeux vidéo. Euh, avec le temps des fêtes qui vient de passer, euh, vos enfants ont sûrement reçu de l'argent de grand-papa, grand-maman, mon oncle, ma tante. Euh, puis vous cherchez des petits jeux pas trop violents que, qui pourraient jouer. J'ai vu une dame l'autre jour acheter euh, Dead Island, un jeu de zombie très très sanglant pour son petit-fils de 8 ans dans un eBay Games. Le vendeur il a dit à la dame... Tu peut-être que pour l'enfant, ça... oui, mais c'est ça qu'il veut. <rire> fait que nous autres, on va aller à quelque chose d'un peu moins hardcore et un peu moins sanglant. Merci. On va passer à travers euh, la série de jeux Lego. Euh, tous les petits jeux Lego euh, qui ont sorti pour console, PC. Il y en a une euh, oh, trolley, comme on dit, un char et une barge. Euh, ça a sorti certains, oui. Et si Lego est sanglant? Moi, j'achète plus. Non, non, l'ego n'est pas sanglant. C'est pas du tout, mais c'est très amusant. C'est comique, c'est amusant, les enfants aiment ça. L'ego zombie, c'est pas encore arrivé. Non, non, pas, pas encore. Pas encore. Ça serait une idée. Ça va peut-être être ah. l'ego de Dylan. Hey, mon fils serait le premier à vouloir le voir. L'ego Plants and Zombies. Oh, hey, mon voilà. Dieu, ça serait le fou. Fait que on va demander juste une petite cote, si jamais vous prenez notre idée. Fait que Annie, tu peux commencer, tu peux nous lire les titres puis on parlera de ceux qu'on a joués puis ceux qu'on a aimés. Bon, on a pas mal tous joué. On a euh, sauf vers les derniers là, oui. mais oui, on a pas mal tous joué. Mais ils sont pas toutes le fun à jouer. Et ils sont pas toutes fun à jouer à deux. C'est ça le problème. C'est bon, ça. ça a commencé avec Lego Star Wars le 22 avril 2005. Donc en ça c'était pas encore Sur PC, Xbox, PS2, Gamecube, Game Boy Advance. Oui, c'est ça. ça. Celui-là sorti vraiment sur les anciennes consoles. Puis ça, ça couvrait les épisodes 1, 2, 2, 3. C'est tout. Euh... Parce qu'ils ont fait Star Wars 2 après. Oui. Puis eux autres couvrent le 4, 5, 6. C'est ça. Couvre la, la trilogie que nous, les plus vieux, ont connu en premier. Euh, qui, était, qui était quand même plus le fun. Ils ont quand même arrangé certains petits problèmes qu'il y avait avant. Euh, donc c'est un jeu un peu plus le fun. Puis lui il est sorti sur les nouvelles consoles. Ouais. consoles il, de génération. Il est arrivé le 11 septembre 2016. Donc un petit peu un an et... un petit peu plus d'un an après, oui. Euh, PC, Mac, PS2, Game Boy Advance, Nintendo DS, PSP et Xbox 360. Donc ça. ça touchait vraiment pas mal tout le monde. Euh, ils ont suivi avec le Star Wars la saga complète, ils ont uni les deux ensemble. Oui, parce que vu qu'ils se sont aperçus que la, le Lego Star Wars 1, donc avec les épisodes 1, 2, 3, avait pas sorti ces nouvelles consoles, ils ont décidé de nous donner un complet avec la saga complète. Fait, des, films, des films 1 à 6. Celui-ci là, 16 novembre 2007, donc un an et deux mois plus tard. C'est ça. Ils ont suivi avec Indiana Jones, la trilogie originale, qui est née le 3 juin 2018. Un aussi. PC, Mac, PS2, PS3, PSP, Nintendo Wii, DS et Xbox 360. C'est ça. C'est vraiment la période où la, la PS3 et la PS2 se chevauchaient. Sony sont bons pour ça, au moins quand, quand ils passent à une nouvelle console, ils ne délaissent pas nécessairement l'ancienne console tout de suite. Ce que Nintendo et Microsoft ont la tendance à faire normalement. Il, il, la nouvelle console sort, on sort plus de jeux pour l'ancienne console, c'est terminé. Euh, on suit avec euh, Lego Batman? Oui, Indiana Jones, la trilogie originale, couvrait les trois films... Euh, les trois premiers les films. Trois premiers. Donc, les pas grand de cristal, c'est ça. ça. Si je me souviens bien, juste un bémol, je pense que Sony termine les contrats qui étaient déjà en cours avec certains jeux, qui avaient déjà signé pour. Ouais, mais ils sortent des jeux quand même après. Euh, je sais pas exactement comment est-ce qu'ils fonctionnent, mais il y a des jeux de PS2 qui sortaient encore là, un an ou deux. Là. Euh, okay, la PS3 était déjà sortie. Fait ils ils, ils supportent leur résisté. console longtemps. La PS2 se vend encore. Oh. La PS2 se vend encore. Mm. C'est une des consoles qui a été le plus vendue au monde. C'est vraiment un succès commercial, ce console-là. Essaye de trouver une ancienne Xbox, à part âger, tu la trouveras jamais. De toute façon, on va avoir un Ring of Death. Fait on a des non, ça c'est Ring <rire> of Death, c'est sur les nouvelles Xbox. Mais euh, Tu peux aller chez Walmart ou chez Future Shop demain matin, t'acheter une PS2 puis en vendre encore. Et des jeux aussi. Mm. c'est quand même C'est quand même bien. Donc, on commence avec le Lego Batman, comme je disais tantôt. 23 septembre 2008, pour encore PlayStation 2 et 3, Windows, Xbox 360, Wii oui, Nintendo DS et PSP. Le fun de Lego Batman, c'est que tu pouvais jouer un gentil ou un vilain. Yeah. Oui, tu pouvais jouer, tu faisais toute ta mission en étant gentil, puis à un moment donné, tu pouvais commencer à faire les mêmes missions, mais du côté vilain. Donc, c'était amusant parce que ce que tu venais de faire en tant qu'héros, tu le faisais dans la vision du méchant. C'était le fun. Mais vraiment pas conçu pour deux. C'est le pire jeu de la série oui. en multijoueur. Puis, ne jouez pas ça avec un enfant de cinq ans, vous allez vouloir euh, vous suicider. C'est vraiment... Faire comme mon maire, amène-moi ma de suicide. <rire> C'est vraiment, vraiment pas amusant. Tu as un deux étages, à un moment donné, où ce que Batman puis Robin doivent monter au deuxième étage. Ok. Tu es deux. Toi, tu es Batman. Tu essaies de monter. Mais le temps que Robin décide que lui aussi, il monte, parce qu'on ne peut pas monter les deux en même temps sur la corde. Mais quand tu montes en haut, tu te fais déloguer. Et là, c'est Robin qui monte. Mais là, Batman, il redescend. Donc, c'est une loupe comme ça. Qu'est-ce que ça en fait? Parce que le personnage délugue. non joueur normalement, suis le personnage joueur. Quand tu joues à un, ouais. toi, tu montes, ah, l'autre te suit. Si tu, tu joues, joues à deux, mais si tu joues à deux, toi, tu montes en étant Batman, mon fils monte et... en étant Robin, ça y prend un petit temps, délai. Mais par le temps que Batman est en haut, Robin est toujours en bas, la caméra se dit, ou le jeu se dit, je peux pas gérer deux personnages à une distance six éloignés de six pieds, <rire> il délogue Batman, laisse Robin loguer, et Batman étant un personnage maintenant non-joueur, il dit, mais Robin est en bas, laisse-moi descendre. Puis <rire> là, tu tombes d'une loupe sans fin, de ben là, attends, ben là, délogue-toi, puis moi je vais monter, puis le mec délogue. Robin soit en haut, tu te relogueras. Mais il délogue pis... le principal, donc ouais. il délogue Batman qui monte. Okay. Au lieu de déloguer, Robin qui reste en bas pour qu'il monte. Suivant vêtements, donc si tu. Plus oui. C'est ça. Parce que normalement, celui qui vrai. monte en haut en premier devrait avoir l'accès si à l'école. La si on relogue et on relogue, ben on devrait le voir en haut. Oui, ouais. oui. il monte, ah. il te suit, puis là, après ça, tu te relogues et tu commences. Ouais. Fait que c est, c est... Il y a beaucoup de bugs comme ça tout le long du jeu. Oui. Fait que c'est vraiment un jeu qui est pénible à jouer à deux. C'est démoralisant. Tu peux pas t'éloigner énormément non plus? Les écrans, ça se séparait pas à cette époque-là. Non. Les écrans qui se séparent, ça a commencé avec le prochain. Indian Jones 2, l'aventure continue, ouais. le 17 novembre 2009, sur PlayStation 3, P PC, Mac, Xbox 360, Nintendo Wii et DS PS. C'est ça, fait que lui, c'est vraiment la série complète, t'avais les quatre films dedans. celui lui je m'en souviens plus. Je ne l'ai pas joué à ses montants. Ben oui, c'est lui qui a, a joué le plus. Ok, c'est l'autre que <coughs> tu euh, Celui-là t'as vraiment... Les, les trois premiers films sont une boîte puis le dernier film est trois boîtes. Fait que le, le dernier film prend beaucoup de place puis les, premiers, les trois premiers films prennent moins de place vu que le Indiana Jones 1 avait, été avait couvert les trois premiers films. Okay. Fait qu'ils prennent plus de place pour le dernier film dans celui-là. Ce qui fait du sens. Ce qui fait du sens. Dans celui-là, il y a quelqu'un qui a allumé puis qui a dit peut-être quand les personnages se sépare, on va faire un split screen, fait qu'il coupe l'écran en deux en diagonale, et chacun peut aller de son côté faire ses choses, des puis y revenir. Ça. Ça, ça a été le début de quelque chose de bon pour une fois, là vraiment, c'est devenu amusant de jouer à deux. Parce que tu pouvais partir, faire une partie de la mission tout seul, casser des briques, fiston, il aime ça s'en aller, puis casser non, tout oui. ce qui bouge, puis taper des petits bonhommes en Lego, pendant ce temps-là, maman, a fait la mission qu'il faut faire, puis après ça, ben ils se rejoignent, puis ils passent à d'autres choses. C'était bien le fun. Ce qui est moins le fun dans ça, <rire> si vous avez une connexion, <rire> un, un compte Xbox Live Gold, oh oui, hein, et vous <rire> ne désactivez pas la connexion ou le fait que vous êtes sur Xbox Live, N'importe qui peut décider de se connecter à votre partie oui. pendant que vous jouez. Oui. <rire> Donc, ce ça que va ça va. donne, je l'ai compté une fois quand j'ai appelé sur Radio Talbot, je vais vous la raconter ici. Maman est en train de jouer tout seul. Parce qu'elle a demandé à fiston <coughs> de se déloger. parce qu'elle n'était pas capable de faire le tableau à deux. C'est ça. Fait que là, maman commence à faire ses affaires et tout d'un coup, personnage numéro 2 commence à casser des briques. partout. que là, maman, a chiale à son fiston « Déloque-toi !» Maman, t'as pas dit de t'en loguer. Et fiston, assis sa causeuse en train de jouer à sa DS, dit Maman, je suis pas logué. Fait que c'était quelqu'un qui s'était connecté dans la partie de maman puis qui était en train de jouer avec. Maman a free cape elle a éteint la console. <rire> Tout <à l> un rêve. <coughs> ouais. Papa revient de travailler, pis Annick a dit, elle me dit Tu peux pas croire ce qui s'est passé aujourd'hui. Ben Non, c'est impossible. Ça peut pas <rire> marcher sans invitation. Donc, il le fait. Donc, je pars le jeu, je m'en vais dans Indiana Jones avec mon compte qui a un accès Xbox Xbox Live Gold. Puis là, je m'en vais recherche de partie. Je pogne une cible une cible potentielle, puis je me lève dans sa game. J'aurais payé pour voir la face du petit gars qui m'a vu commencer à casser des briques dans son tableau. <rire> J'avoue, hein? C'était... Son petit bonhomme se promenait, puis là, moi, mon, mon bonhomme se promenait aussi. Mais ça, c'est correct, parce que le deuxième personnage se déplace dans l'écran quand toi, tu travailles, mais il casse jamais rien. Aussitôt que j'ai commencé à, briquer, à casser des briques, à ramasser des affaires, le personnage principal a arrêté de bouger dans l'écran. Okay. Il a commencé à se demander ce qui se passait dans sa game L'intelligence artificielle a décidé enfin de marcher. Fait que c'est vraiment, ça c'est quelque chose. Toi, tu sais pas déconnecté Non. C'est moi qui suis déconnecté. Non, je me suis connecté totalement. Fait que c'est c'est vraiment c'est vraiment c'était quelque chose à voir. Fait que c'était vraiment si vous avez un compte Xbox Xbox Live Gold. les voulais rire être fois. C'est quelque chose qui se fait. Il y a dessus une manière. Non, non, je pense non. pas. C'est trop long. Ça fait quand même assez longtemps. Je pense qu'ils ont probablement arrêté les patchs là-dessus. Euh, okay. Puis moi, je pense que c'est l'été passé ou l'année d'avant que ça s'est passé. Fait il y a sûrement une manière pour ne wow. pas accepter les requêtes ou les connexions automatiques. Tout que... Après ça, c'est quand j'ai acheté la, la la console, la deuxième console Xbox, ben il y avait un compte Xbox Live Gold gratuit quand tu crées un compte. Mm. C'est oui. pour ça qu'ils ont eu ce problème-là. Astors ils n'ont pas d'Xbox Live Gold sur les autres comptes fait que ça peut plus arriver parce que tu payes pas tu peux pas jouer sur Xbox si Live. Mais ça J'avais commencé à essayer de tester? Non non, non non non non j'aurais pas été jusque. -là. Oh. Oh. <rire> fait que c'est ça c'était la petite aventure euh, Lego l'aventure continue c'était pour ça. Bon on est tellement dû à Rock, ben, rock Band. Lego Rock Band. Non toi tu euh... l'as jamais essayé euh, c'était dans la folie des jeux Rock Band et Guitar Hero ils ont sorti une version Lego il ouais. euh, y a 29 chansons jouables à ce que je sache ça n'a pas été un gros gros succès c'est euh, pas si euh... le temps d'assembler de des pièces pour essayer de faire, <rire> faire un <plaisir. rire> faire une petite parce que c'est ça c'est trouvable pas tellement cher je pense à peu près tous les jeux qu'on parle si vous les trouvez encore en magasin ils sont à peu près 19 29,99 donc ils sont 20$ puis c'est des heures et des heures de jeu. tous les jeux Lego ouais, ouais, c'est des énorme. heures de jeu. vous je pouvez jouer 40 heures à ça Si vraiment vous êtes un, un, un fan fini de tout ramasser puis de tout compléter à 100%, là, moi. vous allez avoir du fun longtemps. Parce que oui, c'est bien beau de passer à travers le jeu puis finir les, les six films, mettons, dans Star Wars. Mais là, il faut que tu ramasses toutes tes mini-kits, tous tes personnages. Euh, tu as, as plein d'affaires à ramasser. Il faut refaire l'émission deux, deux, trois fois avec des personnages différents. Puis parce que tu peux changer de personnage parce que certains personnages volent, certains personnages volent pas, ils ont des, des habilités que d'autres n'ont pas. Fait que tu ne peux pas te prendre au mini-kit que tu as vu dans l'écran, mais tu n'es pas capable de te rendre là. C'est des heures, heures de, de plaisir. Fait que pour 20$, vous pouvez jouer un bon 40 heures, si pas plus, à ces jeux-là. Là. Donc tu es en train de me dire que les jeux pour adultes sont plus chers et durent moins longtemps. Ça. Exactement. Wow! <coughs> euh... Quelqu'un devrait apprendre. Moins, hein? Non, c'est rendu un, un consensus maintenant que les, les shooters ouais, ces je je jeux-là. Non, mais les, les shooters, ça dure 5 heures à <rire> C'est un, comme une norme plus... définie. Écoute, moi je me fais shooter une fois puis je suis fini. Bon, bon. Ouais, ça, celui-là, c'est. Euh, 26 novembre 2009. C'est ça. Euh, après ça, en 2010, le 29 juin, ils ont sorti Harry Potter. Moi, je suis tellement une fan finie d'Harry Potter. <rire> ouais, Ceux qui ont écouté le premier podcast le savent. Oui. Anne n'est pas une fan de Harry Potter du tout. Donc, Anne 1 à 4 sur Nintendo Wii, DS, PlayStation 3, PSP, PC et ETBot 3%. Il l'avait vraiment sur tous les consoles. Ouais, Ça couvrait les quatre premiers films. <rire> et c'est vraiment le premier d'une nouvelle série de jeux Lego où ça devenait vraiment difficile. Oui, mais moi, je l'avais premièrement essayé sur la DS, je l'avais beaucoup aimé, donc je m'attendais à plus sur la Xbox. Ok. Tu te souviens, je te le disais, c'est super le fun, super intéressant, ça, ça faisait un peu plus adulte, les Potter quand justement, il faut que tu fasses des potions, il faut que tu changes tes sorts, donc c'était un peu plus compliqué. Mais on s'est bien désintéressé assez rapidement. C'est parce que ça vient trop, à un moment donné, c'est que le, le c'est trop grand, c'est trop mélangeant. peu oui. de la misère savoir ce que t'es rendu dans le château, en dehors du château. La map c est très mal faite. C'est vraiment pénible. Oui. <rire> puis euh, les potions, puis les personnages peuvent faire des affaires trop différentes. Puis, ou... si on compare, mettons, à Indiana Jones, justement, quand tu rentres dans un... un... Tu as fini ton, ton histoire, donc tu recommences avec des personnages pour pouvoir faire l'autre partie, d'aller ramasser, euh, ce pas des minikins dans Indiana Jones, c'est des artefacts. Oui, euh, des artefacts, oui. Mais quand tu rentres dans le chose et te marques, vous avez besoin d'un personnage à épée, ou vous avez besoin d'un personnage euh, tel ou tel sorte. donc il précise quel personnage tu as besoin pour faire le tableau. Dans Harry Potter, il te le <rire> dit. Pas une chance. <rire> c'est Cherche, mon nom. Devine ce que tu as besoin de faire. Puis... Mais ça revient peut-être à ce que moi j'aime aussi des fois explorer. C'est ça. Dans, dans Harry Potter, t'as beaucoup plus, plus, plus adulte. Parce qu'il faut vraiment que tu, tu gosses. Là. Faut que tu cherches. Là. Faut... Mais, mais C'est parce qu'à un moment donné, t'as de la misère à savoir. <coughs> je le sais où faut que j'aille pour trouver ça. Mais tu sais plus. Mais par où faut que je passe pour m'y mmh. rendre? Tellement que c'est... C'est grave. C'est non? Non. <rire> ouais, si au moins on a eu des points comme ça, d'un bord à l'autre, tu te dis, bon, ben de, de ce point-là, tu peux aller à ce point-là. Mais c'est le château, puis c'est le château, donc, oublie ça, là, tu te retrouves pas. Déjà, tu peux te perdre dans une maison, <rire> c'est pas vrai. Mais c'est vrai que le tableau se ressemble parce que tu as deux portes en haut, deux portes de chaque côté. Puis après ça, tu traverses la porte, C'est le même genre de tableau, as encore deux portes en haut, deux portes de ah, en bas. Le... Oui, mais ça revient dans le même style de jeu que lorsqu'on jouait avant euh, la percée du 3D, où ce qu'on jouait à des jeux, où ce qu'on se faisait nous autres, même nous, dans, dans les donjons, on prenait des euh, feuilles calibrées. Et tu faisais chaque map, tu faisais ouais. le dessin pour savoir tes sorties. Et ça, ça c'est quelque chose que je regrette, que j'aimerais ça, que ça reste encore. Ouais. C'était génial. Là, tout le monde, écoute, on faisait des listes d'habilités, on, on travaille avec ça. Fait ça, c'est la même tu chose. Tu vois, nous, on était tellement fou. Tu vois, tu peux ok, en haut à gauche, en haut à droite. Mais c'est plus quelque chose PC, ça. Ouais, que... Quand tu joues sur une console. T'es assis, assis dans ton pas. salon devant ta TV. Mm -hmm. T'as pas nécessairement une table comme pour un PC pour te prendre des notes puis te dire. Mais c'est sur pause. Puis ouais. te faire une map à, à main. On aurait pu se faire une map à mi-temps. Yeah. Mm -hmm. yeah. Bon, ben quand t'es là, tu vas là, oh, On aurait pu se faire ça. Ouais. Mais théoriquement, en tu t'es plus supposé avoir besoin de faire ça. Tu devrais avoir la une passe. map déjà, déjà prédéterminée que tu Je peux, la peux la voir. Puis si j'imagine que c'est pour les enfants. C'est supposé être un jeu... Ben, Harry Potter n'est pas pour enfants. De toute façon, <coughs> les films sont pas... C'est adolescent. C'est adolescent. dans en principe, mais le jeu devrait être adolescent aussi. Ok, c'est okay. ça. Mais ça. Moi, je trouvais que la map était très compliquée. Euh, les jeux, tu ils t'aident pas à trouver c'est quels des personnages que tu as vraiment besoin pour compléter le, le tableau. Donc, euh, il est beaucoup plus compliqué. Ouais. Il est pas pareil parce que c'est une autre jouabilité. Mais pour moi, surtout qu'on ne jouait pas assidûment. Tu sais, on jouait une soirée, on pouvait ah. être deux ou trois semaines sans rejouer. Non, on jouait, mais là, oublie ça, là, on ne hmm. savait plus où est-ce qu'on s'en allait pour aller finir tel ou tel tableau. Non, mais de l'autre côté, on ne jouait pas assidûment parce qu'on perdait l'intérêt aussi. Oui. Parce que dans les autres, on était, mettons, on se disait, c'est quand dit, qu on avait du temps, on jouait à ça puis on le finissait, puis on jouait à ça, mettons, tous les samedis soirs, au lieu de regarder un film, on, on descendait ici dans la salle de cinéma, on plugait à Xbox, puis on jouait deux, trois niveaux de, de Lego, puis on arrêtait, puis on faisait d'autres choses. Oui. Harry Potter, on n'avait pas l'instinct d'aller jouer, parce qu'on on on perdait l'intérêt. On à chercher, puis c'est le seul adapt qu'on n'a pas fini à 100%, puis je ne pense pas qu'on va se rendre. Non. Parce que tu perds l'intérêt, puis à un moment donné, tu, tu cherches quelque chose, puis tu ne sais plus où chercher, puis tu vas dans une pièce, puis t'as beau faire la pièce, décortiquer la pièce au complet... Il y a quelque chose qui commence, puis puis... te manque, puis tu recommences, puis tu recommences. Puis même les détecteurs, de, t'as des détecteurs de ce qu'il faut que tu trouves quand tu, tu débordes des briques rouges, ou dans ça, c'est des boîtes aux lettres. Moi, c'est des boîtes aux lettres. Tu, tu vas, mettons, trouver un détecteur de, euh, de drapeau ou de personnages okay. qu'il faut que tu trouves. Mais là, t'arrives dans, dans la pièce principale oh, du château, puis ça t'indique... Tu as de des arbres plein de flèches qui un disent t'as par là t'as par là mais là tu t'en vas vers là tu peux pas aller là mais tu dis ok fait qu'il montre que c'est dans la pièce adjacente à la pièce que je suis dedans ah. mais comment je me rends dans cette pièce là il y a pas de porte à côté Donc, faut que tu ne sais autre... pas par où faut que tu ça. passes fait que tu viens frustré puis tu, tu tannes fait que c'est adapte le le B. ben presque le pire à part de pour jouer à deux c'est ça que, que dans le fond les développeurs doivent éviter c'est ça Qu'on puis que mm -hmm. c'est ça. une autre chose. Mais je pense qu'ils ont voulu innover. T'sais, on dit, bon, c'est beau pour casser des affaires, ramasser des, des studs, ramasser des petites briques. faudrait faire d'autres choses. Machin. On va mettre plus puzzle, mm -hmm. on va mettre plus casse mais là, on se casse trop la C'est ça, parce qu'il y a un côté puzzle, justement, qui oh, est ouais. fun. Oh, ouais. Mais c'est ça, c'est trop. Ok. Maintenant... Donc, ils, ont, ils ont vraiment été over ils ont dépassé le seuil où un enfant peut avoir du plaisir c'est ce que je vois notre fils il a 5 ans puis les gars Indiana Jones il joue tout seul ah, puis, il oui. puis il rejoue tout seul on y, on y monte un ah, jeu récent ah non ça mm -hmm. c'est Star Wars ouais. <rire> ouais, on joue avec un jeu récent puis euh, tu y mets euh, Harry Potter il veut pas le jouer il l'aime pas, il est pas capable de comprendre nécessairement la mécanique, comment ça fonctionne puis t'as T'as des sorts à choisir, t'as une roulette de sorts à choisir en tenant ton bouton enfoncé. C'est pas évident qu'est-ce que le sort fait. C'est un dessin, mais c'est pas évident mm -hmm. ce que ça fait. Si j'aurais mis un dessin avec un mot dedans, mais là, l'ego, c'est toujours sans parole. C'est multilingue. C'est par Ça parle pas. Mm -hmm. Il y a l'écrit qui est dans la langue de ta console mais ça parle pas, fait qu'ils n'ont pas voulu aller jusque-là, j'imagine. Mais c'est parce qu'ils savent que personne ne lit les instructions, de toute façon. Non, mais ça, c'est <rire> si les gars c'est juste des gars qui jouent, on lit pas les instructions. Mais c'est ça, c'est... Si vous avez des jeunes enfants, là euh, okay. in... pas Indiana Jones, mais Harry Potter, plus tard. Ouais, c'est pas pour l'instant. Un peu plus vieux. Euh, on est rendu à... Les... Mars 2011, avec Lego Star Wars 3, de Clone Wars. ouais Oui. Nintendo, oui. DS, PlayStation pas. PSP, oui. Je l'ai dit deux fois. PC et Xbox 360. J'ai dit... Que... Ben oui, j'ai dit oui deux fois. Non, mm -hmm. Je l'aime trop, la Wii. Oui. Ça, ça couvrait le... entre épisode 2 et épisode 3. Fait que la série télé, L'histoire de la série télé, ça couvre un petit peu de l'attaque des clones. On l'a acheté, mais on ne l'a pas encore essayé. On l'a joué un peu. Oh, oh oui, puis je l'aime pas. Puis c'est... Encore là, c'est une autre affaire où jouer à deux est extrêmement pénible parce que là, ils sont rendus au point où il faut absolument que tu, en même temps, prennes deux personnages différents pour faire des, différents. des choses dans deux lieux complètement différents pour atteindre un but. Fait que si tu joues tout seul, tu fais la passe avec un personnage. Pendant ouais. ce temps-là, mettons, tu commences, tu es Obi-Wan, Piana Anakin. T'es Obi-Wan, il faut que tu fasses ta passe Obi-Wan. Obi Anakin va faire la sienne. Non, non pendant ce temps-là, tu regardes Anakin se battre à l'infini contre des robots qui apparaissent à l'infini jusqu'à temps que t'aies fini ta passe. Quand tu as fini ta pause, tu passes sur oui. Y, tu switches ton bonhomme pendant qu'Obi-Wan se bat à l'infini contre des ennemis qui théoriquement devraient plus exister parce que t'es as battu. Mm -hmm. Là, tu fais ta passe à Anakin. Mais si t'es deux Tu ne vois rien. C'est ça. Parce que l'écran est séparé en deux. Ouais. Tu as un demi-écran chaque. Et c'est extrêmement mal fait. fait que... Moi, j'étais le, le Anakin pendant que lui était le Obi-Wan. Moi, j'avais des ennemis à droite et à gauche. Je voyais mon ennemi qui me tirait à gauche, mais je ne voyais pas mon ennemi qui me tirait à droite. Parce que à droite, c'était Obi-Wan. Puis bon. l'écran était tellement mal coupé que moi, je ne voyais pas mon ennemi. Et Donc, si je me déplaçais, je ne voyais plus mon gauche parce que je me déplaçais vers la droite, c'était vraiment là, je suis mort tellement de fois que j'ai fermé. Moi, je l'ai arrêté. Vraiment, si tu ne voyais pas les détails, tu as des petites choses à activer, tu vois pas les choses parce qu'ils ont tellement ratissé. Puis Là, euh, là va... tu es un peu puzzle, donc fallait que je fasse quelque chose pour tuer ces deux ennemis-là. C'était pas juste avec mon sable laser que je retournais leur tir. Il fallait que je fasse quelque chose, Fallait que je construise ou que je déplace des objets. Ou une pour... switch. ou. Pour le faire exploser. mais je voyais pas ce que c'est que j'avais à faire parce que je voyais pas l'écran. J'avoue que c'est pas facile. Fait sinon, c'est un peu un peu mal fait, puis c'est vraiment comme exagéré. On vraiment fait. Tu si veux jouer en, en équipe, vous allez faire deux choses Different. distinctes chacun, puis après ça, vous allez vous rejoindre, puis continuer votre mission ensemble. On s'est tannés. Puis c'est vraiment pas notre, Je veux dire, on les a toutes faites, les LEGO, là à partir on du début. Aime. Puis les derniers. C'est comme pénible. Okay. Ça devient mais, plus mais pénible. Mais tu dis que dans euh, Indiana Jones, justement, ils ont compris que quand tu joues à deux, tu aimais ça te séparer. Il y a une limite entre te séparer et séparer l'écran avec deux affaires différentes. Oui, parce comme que la si tu joues à deux, c'est en c est c est ça. coopération. C'est ça. Oui. Que C'est ça. Là, ils ont pris la même jouabilité, sauf que là, ils l'ont tellement compliqué que c'est encore plus plus clair. Moi, je me suis déloguée pour que lui fasse son côté Obi-Wan, puis après ça, parce fasse mon côté MacKeown, parce que sinon, ça fait d'accord. C'est clair, parce que ça, c'est des fois des changements qu'on aime, qu'on aimerait que la compagnie garde en tant que concept, en tant qu'idée, dans, dans leur moteur de jeu. Et eux décident de dire, regarde, on, ils doivent se tanner parce qu'il y a d'autres euh, jeux, que si tu fais le premier, tu fais le deuxième, si tu fais ça identique, les gens vont se tanner si tu voudrais faire un troisième, mais écoute, tu dois faire des ça, changements. Non, là, c'est peut-être trop, il faudrait qu'ils reviennent à la base avec ou peut-être écouter, je ne sais pas s'il y a du monde qui se plaigne assez, a, je ne sais pas y on des forums, j'imagine. J'ai déjà fait une plainte pour un problème qu'on avait eu dans euh, les Indiana Jones 2, où il fallait que tu mettes quelque chose en feu. Oui, puis la pour torche, vie, oui, pour nous. Euh, quand vous faites le premier film dans, dans Indiana Jones 2, euh, il oui, oui. y, y a une torche qu'il faut que tu prennes pour aller faire fondre un bonhomme de neige, quand tu oui. as empilé le bois en avant. Pas tout le temps, mais de temps en temps, dans certaines parties, tu vas prendre la torche, puis si tu as le malheur de l'échapper, parce qu'un ennemi t'attaque, puis tu perds ta torche à terre, elle revient pas. Et elle disparaît. Elle disparaît, puis elle ne revient pas à sa place. Tu peux pas retrouver la torche. Donc tu peux pis, pas faire fondre de bonhomme. Donc tu dois tuer, te tuer et le recommencer. Ta Même pas, faut que tu recommences ta partie. Complète. Okay. Okay. Ça veut dire que cette partie-là, tu peux pas la finir à 100% parce que tu peux pas faire ce qu'il y a dans ça. Le... C'est un artefact ou c'est quelque chose qui n'est pas essentiel à l'histoire. Mais le si tu veux finir bonhomme, le jeu à 100%, c'est ça, c'est un des personnages. c'est un bonhomme méchant. Ouais. C'est un personnage que tu as besoin plus tard parce qu'il aide, mais tu n'es pas obligé d'avoir un personnage ailleurs qui peut faire la même chose. Mais nous autres, vu qu'on aime finir le jeu à 100% et tout ramasser, on avait été pris à recommencer à zéro ouais. à cause de ça. Puis Il y a beaucoup de monde qui se sont plaints sur le forum. puis j'ai jamais vu de réponse apparaître comme quoi on va régler le problème. Il y a beaucoup, là, beaucoup de jeux légaux qui sont extrêmement que ouais. euh, Ça, c'est quelque chose à au lieu d'innover, <rire> régler les bugs dans ce que vous faisiez de bien, ça serait pas pire. Ça, serait mieux. Euh, prochain, Lego Pirates des Caraïbes. Oui, lui, il vient de sortir en mai 2011. Oui, puis nous autres, on a juste essayé le démo de celui-là. Oui, on n'a pas été plus loin. Euh, il se fait en Nintendo Wii, DS, PlayStation 3, PSP. Encore la Wii. Oui. Et, c, et... <rire> non, attends, je ne l'ai pas dit. <rire> je l'ai marqué à l'autre fois, bien sûr. C'est mon amour. Mais lui, je l'ai joué en démo puis je l'ai aimé. Oui, probablement qu'on va l'acheter quand il va tomber à... C'est en, okay. encore le plus cher de la gang. Là. Euh, Harry Potter, euh, 1 à 4. Vous pouvez l'avoir à 20 Lego Star Wars, vous pouvez l'avoir à 9 à 20 piastres. Pirates des Caribes est encore 30. Il est encore un, un peu plus cher. Mais ne euh, justifie pas assez. Vous autres, vous préférez attendre qu'il tombe à 20 pièces pour acheter ces jeux-là, c'est ça? Bien, quand tu peux, oui. Je veux dire, pas avoir joué toutes les autres puis vouloir, vouloir avoir un jeu de Lego... Pour qu'à 30 à 30$, j'achèterais pareil. Mais, je veux dire, à un moment donné, ça devient quand même redondant, tu ramasses. Les histoires changent, bien. mais la mécanique est semblable. Okay. <coughs> puis, fait, tant qu'à qu avoir un jeu semblable à un autre, je suis prêt à attendre un mois de plus ou okay. qui tombe à 19,99$. Mon autre point, c'est que moi, je joue les jeux Lego avec mon fils. Mm -hmm. Harry Potter, mon fils n'a pas écouté, Puis, il n'écoutera pas avant un bon bout Puis, Pirate et Caroline, il ne connaît pas ça, non. Après, ça il n'y a pas d'intérêt, mon fils, à jouer. Vous Pirate avez le canard. temps d'attendre. Est est Mais est-ce que moi, ma question était pour les gens qui veulent l'acheter déjà à partir du démo, euh, tu pourrais quand même le conseiller à 30 oui. oui, il est le fun. Il, était, il, était dire, il est beau, il est le fun à jouer. Le Deux joueurs, ça faisait bien. Ça faisait bien euh, euh, oui, mieux oui, que les pas. autres. C'est comme s'ils avaient réglé leurs problèmes. À un moment donné, tu joues le chien il ouais. faut déterrer, pendant que c'était d'autres choses, puis c'était quand même visible, on voyait bien ce qu'on avait à faire. Ce n'était pas complètement à l'autre bout de la carte, comme ça. dans Star Wars, c'était vraiment comme, tu sais, genre 15 pieds à côté, 30 pieds à côté, fait que l'écran se séparait bien, tu pouvais faire tes choses, tu voyais très bien ce que tu avais à faire. C'est clair aussi, dans Star Wars, le niveau qu'on parlait tantôt, c'est que c'était sombre en plus, c'était dans un vaisseau d'une pièce assez sombre, Et tu vois pas les détails, si ça aurait été plus clair, ça aurait été moins de problèmes en plus d'être que tu ne peux peut-être pas changer avec tes gamins. Non, c'est vraiment le niveau qui est clair. Tu es comme dans une soute, à, dans une soute, non, dans, mais... dans un vaisseau. fait que c'est sombre. Il n'y a pas beaucoup de lumière dans le niveau. fait que c'est plus difficile. La des Caraïbes, c'est une plage en pleine... En, des Caraïbes, je veux dire. En clair. plein jour. C'était clair, mais... Il, il est beau aussi, les, les détails graphiques, le l'eau, le oui. sable, est, il est super bien fait. Fait que si vous avez un à acheter dans, dans, dans, le, dans le tas, là, dans, dans les récents, je vous dirais Pierre des Caraïbes. Si vous voulez en essayer un, il est beau à 30$, je pense qu'il va valoir la peine, plus que Harry Potter ou même Lego Star Wars, là. Euh, entre Lego Star Wars à 19,99 puis Pirates des Caraïbes à 20,99 je, euh, je prendrais Pirates des Caraïbes The Star Wars si vous voulez jouer tout seul il est recommandable est oh, ouais. si vous voulez jouer à deux que d'autres mais c'est des fun c'est agréable c'est des, des, des jeux que c'est agréable de jouer à deux ouais, nous autres on ça. aurait bien le fun à jouer LEGO. les premiers Lego c'est le fun de jouer ça à deux parce que t'as l'impression d'accomplir quelque chose c'est un, un petit jeu le fun c'est pas nécessairement super compliqué D'un les ça a été plus compliqué que les autres. Là. mais C'était des... oui. oui. tu sais, le, le fun de tout avancer. C'est l'avantage d'avoir un enfant de bas âge. Le petit Lego s'éclate. Ce c'est pas ça à de la mort, à du sang, à de quoi que ce soit. Quand ils jouent à tout ses le Lego chez ça. eux, ben ça, ils montent ses petits blocs, puis ce qu'ils voient, c'est des petits blocs qui se défendent. C'est tout simple. Ils font juste tomber en morceaux, c'est pas... C'est pas méchant, c'est pour... Tu sais, ils regardent dans Star Wars Lego, justement, ils jouent avec toi pour jouer à... Asbad. Asbad, donc, tu c'est un petit gars. ça, se battre. Il n'y a pas d'intérêt, tu sais, le petit Lego tombe en petits morceaux, c'est pas... Ils trouvent ça, ça, ça drôle, c'est tout. Ah oui, exact. À chaque fois qu'ils qui à qu une bad ben... Euh... Il est drôle. <rire> et le dernier... avec Harry Potter 5 à 7 Il vient de sortir. Oui, novembre 2011. C'est tout, tout nouveau, tout beau. Il est sorti un jeudi. Ouais, il est sorti ouais. le 11 novembre 5 à 7. Oh, excusez, c'était ma passe. Arrête-nous de ah là, ah te plaît. ah ah ah ah ah ah ah ah ah tous les consoles, mais nous, on Non, je ne l'ai pas acheté. Et dû à mon fait de ne pas aimer le 1 à 4, euh, je penserai pas me lancer non plus dans le Lego Harry Potter. À moins que. Je pense qu'il y a une démo de sortie. Peut-être essayer la démo, voir s'ils ont réglé leurs problèmes. Tu qu'ils ont mis ça un peu plus Claire. facile à jouer, plus clair, plus euh, Un peu plus d'indications à savoir ce que tes pouvoirs font ces choses-là. Puis après ça, voir. Parce que. Ce qui est le fun dans ça, c'est ramasser les personnages. Harry Potter, c'est celui de tous les jeux qui a vraiment le plus de personnages oh. à débloquer. C'est un nombre illimité de personnages. Le facteur a son propre personnage là-dedans. Là. C'est vraiment... Les premiers Star Wars, c'est vraiment les personnages principaux ou les personnages... T'es connu, t'avais des Jawa. Et avec des, des vêtements différents. C'est okay. ça. Mais là-dedans, en plus d'avoir Harry Potter dans cinq sous différents. T'as un chien, t'as le... des personnages chien. que tu même jamais remarqué dans un film, à part si t'es un fan fini. Tu sais quelque chose, fait que ça. C'est long à finir. Fait que c'est. Je vais probablement essayer la démo. Elle est sortie, ça fait déjà un petit bout de temps. J'étais un peu en retard là-dessus. Là. Mais je vais laisser voir ce que ça donne. Là. Mais ben, moi, ouais. sincèrement, Harry Potter, c'est vraiment la logistique du de la carte parce que si tu commences déjà en partant t'es euh, dans un on affaire là de, le chemin un, de traverse un, ouais, ouais, et, un espèce et, de euh, bord là, le, ça, tu ça. sors de là, là t'as comme le chemin de traverse est-ce que là as des boutiques c'est là que tu vas acheter donc déjà là en partant c'est pas ce qu'on a connu dans Star Wars ou dans euh, Indiana Jones donc c'est vraiment une nouvelle interface totale pour ouais. les autres Donc, tu es déjà dépaysé en rentrant. pour ça, pour que tu rentres, tu as peur pour aller pour de l'or. Puis là, là c'est là, là que ça devient vraiment compliqué parce que c'est tellement énorme. C'est ça. Mais... C'est vraiment trop énorme. là. Il n'y a pas d'indication. Donc... Il y a peut-être des gens qui vont en adorer. Mais ouais. pour nous autres, non. Pour ceux qui ont voulu chercher puis qui aiment ça chercher, ben, ils l'ont le jeu. Là, on va passer pour le futur. Ce qui est à venir. Ce qui a été annoncé. les Go Batman 2 qui va s'appeler DC Super Heroes. Fait que théoriquement, selon les rumeurs, ça contiendrait euh, Green Lantern, Lex Luthor, Superman, Wonder Woman, puis d'autres personnages de l'univers de DC. Rumeur, ça devrait sortir pour euh, le prochain film de Batman, donc j'imagine d'ici juin, le jeu devrait sortir pour aider les, vraiment, la publicité. Et le jeu va se vendre mieux parce qu'il y a le nom Batman dessus et le film s'en vient. Mm -hmm. Puis ça pourrait peut-être inciter le monde à aller voir le film qui acheter le jeu. Mais je pense que c'est plus le contraire. Là. Ils vont plus vendre le jeu à cause du film que des entrées au film pour le jeu. Mm -hmm. Puis quelque chose qui se parle depuis un bout de temps, puis que moi-même j'en avais parlé avec Annick quand oui, on non. jouait au Lego Star Wars, c'était comment ça pourrait être le fun de faire un Lego Seigneur des Anneaux. L'univers est énorme, ça se prêterait bien à un jeu, à un jeu de Lego. Oui, dans la même des si concepts que... Okay. bah bon, oui. Fait que okay. ça, ça a été... C'est une rumeur. A, les rumeurs diraient euh, été okay. 2012. Avec le Donc, film le film du Hobbit qui va sortir en décembre, la première partie. Fait que ça coïnciderait ou ça sortirait un peu avant le, le film de Hobbit. Un peu comme ils ont fait avec euh, Lego Star Wars la première série, le, le jeu a sorti comme trois mois, ou euh, c'est quand le premier, euh, 22 avril 2005, le premier, le premier jeu de Lego Star Wars, puis le film Star Wars épisode 3 sortait le 15 mai 2005, fait qu'ils ont sorti le jeu comme mmh, un ouais. petit peu avant, puis ce qui était plat, c'est que si tu jouais le jeu avant d'aller voir le film, <rire> quand tu faisais l'épisode 3, <rire> Tu connaissais toute l'histoire. Fait que tu passais à travers les niveaux puis tu connaissais à peu près tout quand tu allais voir le film parce que ça suivait bon, l'histoire du suit. film. Moi, ça suivait, mais c'était un peu spoiler. Ah, parce oui. qu'ils ont sorti le jeu un mois à l'avance. Mm -hmm. Mais quand même, c'était quand même intéressant. Fait que c'est notre, notre tour de, des jeux légaux. Il y en a d'autres. Nous, nous autres, on vous parle sur On connaît ceux qu'on a eu de l'intérêt dedans. On les a à peu près tous joués, sauf les derniers qu'on vous a mentionnés. Là. Mais euh, comme Pirates des Caraïbes, puis le, Harry, le dernier Harry Potter. Les autres, on les a tous joués. Euh, pour jouer avec des enfants, tu conseillerais sait le mieux, Indiana Jones 2? Mais s'il y a un petit gars au Star Wars, c'est sûr que c'est winner. Oui, la saga complète. Oui. Qui se Mais trouve à 20 dollars, euh, un peu partout. Mon fils a quand même, c'est vraiment flippé sur Star Wars, sur Internet. Puis il n'a jamais vu les films. Ouais, il est trop jeune encore pour qu'on qu y monte les, les films d'Indiana Jones. En, en fait, oui, c'est vrai, il n'a pas vu ni Star Wars, ni Indiana Jones, non. ni euh, Il n'y en a pas vu un seul. Il, a, il a vu Star Wars, les, les dessins animés des clones, la les clones. Oui, ça passe à la télé mais il n'a pas vu euh, il, aucun, il pas vu de aucun vu de film de Star Wars encore, ni l'Indiana Jones. Je trouve qu'il est trop jeune encore un peu pour ça. C'est ça. War le est trop vieux c'est des deux ça, ça aussi. <rire> fait, fait c'est ça c'est euh, le taux moi aussi je vous dirais la même chose Lego Star Wars ou Lego Indiana Jones euh, l'aventure continue le ouais. deuxième le premier était ouais, ouais. aussi un peu pénible à jouer à, à deux personnes euh, les autres ça joue très bien à deux ou même même seul là. vous allez vous faire des, des heures de plaisir comme je vous dis si vous faites toutes vous en avez pour au moins 40 heures à, à chaque jeu là. à 20 dollars pour 40 heures c'est pas si payant. Mm -hmm. Bon, là-dessus, on va passer à notre prochain segment. Merci Annick. Merci. on va faire maintenant une petite chronique techno euh, je vais vous parler de tablettes et non je ne serai pas comme beaucoup de monde ont fait et qui ont très bien fait c'est de passer en revue euh, toutes les tablettes sur le marché moi je vais vous parler d'une tablette que j'ai euh, achetée et essayée euh, récemment et une que j'ai aussi achetée et essayée, mais pas pour moi j'ai acheté ça pour ma belle-soeur qui est vraiment euh, plus une liseuse qu'une tablette donc je vais commencer Avec la fameuse, la fameuse ou, ou non fameuse, dépendant de votre allégeance, la BlackBerry Playbook. Je ne vous mentirais pas, je l'ai achetée euh, parce qu'elle était à 199$ pour la 16GB. Je n'aurais pas payé 500$ pour une tablette que je n'étais pas sûr de la qualité ou de son utilité. Euh, mais à 199$, quand qu'il y a des liseuses qui se qui ont à peu près le même prix et qui font la moitié des choses que, que la Playbook faisait, je me suis dit pourquoi pas. Euh, elle est belle, elle est petite. C'est une belle petite tablette de 7 pouces euh, avec un écran capacitif à 4 points. Ce que j'aime de la tablette 7 pouces, c'est que pour moi, je peux la glisser dans ma poche de manteau, partir avec, l'amener au bureau à, Je vous dirais que ça rentre juste dans ma poche de manteau, mais ça rentre. C'est pas comme une, une, euh, une tablette, un iPad ou une tablette de 10 pouces où tu t'essayes même pas, à moins que tu aies un manteau spécial qui est fait pour une tablette de 10 pouces. Elle a un processeur ARM Cortex-A9 de 1 GHz à double cœur puis 1 GB de RAM. Euh, elle, a, elle est disponible en 16, 32 ou 64 GB. Euh, ce qui roule dessus, c'est le BlackBerry OS euh, qui est basé sur QNX. Euh, c'est un vrai multitâche. Vous pouvez avoir plusieurs tâches qui roulent vraiment en même temps. Euh, vous partez une tâche, vous regardez vos, euh, votre écran quand vous envoyez une tâche euh, en background, là, en arrière-plan. Vous voyez vraiment que l'application roule pour de vrai. Elle n'est pas mise en pause. Elle roule vraiment. Si vous mettez une vidéo, vous l'envoyez en background ou en arrière-plan vous voyez le vidéo qui continue à jouer si vous le posez pas c'est vraiment un vrai multitâche il euh, y a un gps il y a un accéléromètre un gyroscope euh, à trois axes une caméra euh, 1080p qui fait du vidéo hd une caméra pour la photo de 5 mégapixels euh, qui vous fait Pas qui vous fait face, là, mais qui fait face à votre interlocuteur si vous prenez quelqu'un en photo. Ou un 3 mégapixels qui vous regarde pour de la vidéoconférence si vous voulez. Connectivité Wi-Fi euh, 802.11 ABGN, donc la panoplie. Euh, du Bluetooth 2.1, il y a un port micro USB pour le transfert de fichiers sur votre euh, portable ou votre PC. Euh, un micro HDMI. Vous pouvez envoyer du vidéo de la tablette à un téléviseur avec un câble mini-HDMI. Il euh, y a un magasin en ligne qui est le BlackBerry App World qui n'arrive pas à la cheville du, euh, du, euh, du magasin iTunes, du magasin Apple pour les applications et pour la musique et tout ça. Mais il y a quand même du choix. Il y a beaucoup d'applications gratuites. Il euh, y a un jeu Need for Speed Underground, si je me rappelle bien, qui est complètement gratuit sur le Blackberry App World que vous pouvez télécharger pour votre Playbook Puis il est très bien, il est beau il, il fonctionne très bien euh, je ne l'ai pas essayé beaucoup je ne sais pas si vous êtes obligé de payer pour des, des choses dedans un coût rendu assez loin c'est quand même Electronic Arts qui fait le jeu donc ils sont habitués normalement à nous vendre du contenu téléchargeable fait que je ne me suis pas rendu assez loin pour vous dire si oui ou non mais pour le télécharger il est gratuit euh, ce qui est le fun, il faut aussi partager votre connexion Internet à travers le Bluetooth, si vous avez un téléphone BlackBerry, fait que ce qu'on appelle du tethering, c'est quand même très pratique. L'autre jour, j'étais au cinéma. Je suis sorti de la, de la salle de cinéma. Je me suis allé dans mon auto puis je voulais ramasser mes courriels. Il s'est connecté à mon BlackBerry. Il a pris ma connexion Internet euh, par le 3G puis il a été ramasser mes courriels avec euh, ma tablette. Il euh, n'y a pas de client courriel, par exemple. C'est des applications. Il y a une application ou un logo de Hotmail et un logo de Gmail sur l'écran principal du Playbook, mais ça passe vraiment par le furteur, ça passe par le web browser qui se connecte directement à Gmail ou à Hotmail pour ramasser vos courriels, ce n'est pas un vrai client courriel comme vous trouvez dans euh, le iPad ou les autres, euh, les autres tablettes, le Galaxy Pad ou ces choses-là. Le furteur, t'es-tu limité à un, ton browser, ton navigateur? Euh, J'ai pas magasiné pour voir s'il y en avait d'autres. Le furteur qui est intégré avec est quand même bon. Ce qui est le fun, c'est qu'il supporte le flash, ce que l'iPad fait pas. Puis il supporte aussi le HTML5. Fait que c'est presque n'importe bon. quel site euh, peut être accédé par ça. Ce qui est le fun, grâce à ça, c'est grâce à lui que, quand j'étais au téléphone avec le support pour Star Wars The Republic, quand mon compte avait été barré dû à une question de sécurité. C'est grâce au Playbook que j'ai été capable de débarrer mon compte, parce qu'avec mon PC au travail, j'étais pas capable. À cause mm -hmm. du proxy, il bloque les sites de jeu. Yeah. Puis mon iPod, il n'y a pas de, de Flash. Okay. Puis le site requiert du Flash pour accéder à certaines parties du site, fait que j'étais pris. Puis C'est grâce à la Playbook que j'ai réussi à débarrer mon compte. J'ai été capable d'aller sur le site, puis m'authentifier, puis changer mon mot de passe, puis tout resetter ce que j'avais à faire. <rire> fait que c'est le fun pour ça. Elle est intéressante. Si vous cherchez un iPad, par exemple, c'est pas un remplacement de iPad. Il y a très peu d'applications, il y a très peu de jeux. Euh, Angry Birds est sorti dessus la semaine passée, je pense, il se vend en 99. Euh, il roulait avant avec un tour de passe-passe, ça va venir, il y a une grosse mise à jour qui s'en vient au mois de février pour le, le Playbook, euh, qui est le BlackBerry OS 2.0, qui va rajouter l'émulation de certaines applications Android. Fait que ça va rajouter des applications à faire rouler. Présentement, euh, si vous regardez sur Internet, là, il y a des forums qui vous donnent un tour de passe-passe pour installer un genre d'émulateur d'Android. Euh, à ce que j'ai vu C'est pas très impressionnant. J'espère que la version euh, que Rim va nous sortir prochainement va être mieux que ça parce que j'ai vu Angry Birds rouler sur l'émulateur. Puis euh, vraiment là, euh, c'est lent. Ça lague. c'est incroyable. C'est presque pas jouable. C'est presque fatigant à voir. Fait que c'est de voir ce qu'ils vont sortir dans la mise à jour du mois de février. Grosse rumeur, il devrait y avoir un, un client courriel, un vrai. Euh, ce qui ne serait pas du luxe puis à part de ça il va falloir que RIM se, se sorte du bourbier où ils sont présentement là, ça ne va pas tellement bien chez RIM il euh, y a des rumeurs que Nokia et Microsoft voudraient peut-être les racheter ouais, ou, euh, ça ne va pas bien c'était une compagnie qui était très très bien vue il voilà, une couple d'années puis dernièrement là, ça va vraiment mal ils ont, ils ont, deux, euh, ils ont deux CEO, là, fait ils ont deux grands boss euh, les décisions n'ont pas l'air à se prendre Il euh, y a deux morons qui se sont fait arrêter dans un avion dernièrement parce qu'ils étaient trop sous, puis ils ont fait le bordel sur un avion entre Vancouver et Hong Kong, puis euh, entre Toronto et Hong Kong, puis il a fallu qu'ils ramènent l'avion à Vancouver pour les débarquer, puis la police les a arrêtés, c'est vraiment, euh, vraiment fou, là. Fait. Des gens de... Des gens de RIM, des hauts placés de chez RIM. Ils ont... Ils ne sont plus là présentement, Rim les a éclairés. Ils ne sont pas placés maintenant. Non, ils sont, sont maintenant plus placés. Ils sont déplacés. Mais c'est ça. Fait que ça ne va pas bien. La publicité est pas tellement bonne quand il y a des incidents comme ça qui arrivent. Puis ils sont pas capables de nous sortir un produit accrocheur. Il y a des les derniers BlackBerry qui sortent ressemblent beaucoup à ce qu'on a pour le travail. Puis je veux dire, c'est rien d'innovateur. C'est comme du réchauffé. Il va falloir au moins ils ont enlevé la petite roulette il va falloir qu'ils innovent plus que ça s'ils veulent rester vivants dans le marché du téléphone intelligent aujourd'hui parce qu'Android euh, Apple ouais, les téléphones Android de Google Apple puis aussi il euh, ne faut pas oublier le Windows Phone là, avec, euh, Windows avec le Windows Phone 7 mm -hmm. avec Windows 8 qui s'en vient puis qui va avoir pas mal les mêmes interfaces Interface, ouais. il va accrocher probablement pas mal de monde Si S'il ne euh, s'associe pas à quelqu'un de plus gros euh, d'ici ce temps-là, là, euh, ça... ça, ça C'est ouais, pas, pas de bonne augure pour eux On autres. va devoir <rire> changer de téléphone pour le travail. C'est ah, ça. Ouais, ouais. Fait, que, La Playbook, je vous conseille-tu de l'acheter? Ça dépend de vos besoins. Pour euh, avoir une petite tablette, faire l'Internet si et là, euh, pouvoir écouter Radio-Talbo <rire> sur un appareil mobile sans avoir à passer par le, le site qui est fait pour le mobile, mais l'écouter directement sur le site La Playbook, elle, le, le fait, elle fait du flash. À part de ça, si c'est des jeux, puis beaucoup d'applications que vous cherchez, c'est pas la tablette pour vous. Euh, le vidéo est beau, les caméras sont quand même assez bonnes. J'ai pris des, certaines photos, puis la qualité des photos est quand même bonne. J'ai trouvé ça très bien. Mais comme je vous dis, ce n'est pas, euh, pas un iPad. Euh, son format l'aide beaucoup il y a des rumeurs qu'Apple s'en vient avec une tablette 7 pouces donc euh, cet argument-là va fondre comme neige au soleil Ouh. si jamais Apple sortirait une tablette de 7 pouces ils vont probablement prendre ce marché-là aussi le micro est bon par contre Le micro est bon. on a enregistré une partie du podcast euh, dessus puis euh, je vous dirais qu'à euh, un party de Noël je l'ai mis sur une table puis j'ai enregistré la conversation qui se passait à la table puis c'est impressionnant comment clair ça a sorti Donc, si vous voulez vous enregistrer un podcast ou enregistrer une conversation, euh, vous mettez ça sur la table, vous, vous pouvez utiliser les notes vocales, puis c'est quand même mieux que, que, que certaines choses que j'ai déjà essayées pour enregistrer. Ça, ça sonne quand même assez bien. Donc, c'est vous qui choisissez. Euh, présentement, son revenu revenus à, à 199,99 pour la 16 gig. Je crois que c'est 299. 99$ pour la 32$, puis 399$, 99$ pour la 64$, mais le seul que je suis vraiment, vraiment sûr, c'est la 16G à 199$ euh, et 99$, ne sont pas nécessairement difficiles à trouver. Je sais que la première fois qu'elle est tombée à ce prix-là, euh, ça n'a pas été long pour Future Shop, puis Best Buy n'en avait plus en stock, mais euh, là, elle est retombée à ce prix-là pour euh, le Boxing Day. Puis à ce que je sache, quand j'ai regardé ce matin, elle est encore commandable sur les sites internet de Future Shop et Best Buy. Donc, euh, je pense pas que ça s'est mis euh, totalement vendu. Là, euh, je pense qu'ils ne sont plus en rupture du a, coup, bien bien stock. Bien bizarre, ouais. Je pense qu'ils sont capables encore d'en avoir. Puis, <coughs> aux dernières nouvelles, il en reste encore sur les tablettes chez RIM. Là, ils n'ont pas tout liquidé quand ils ont fait leur vente. La 64, es-tu quand même une 7 pouces C'est la même grosseur, c'est tout le même format, c'est la quantité de mémoire qui change. Le restant c'est tout, tout, tout, pareil, il n'y a rien qui change dans les dans les specs, juste la quantité de mémoire. Donc c'est sûr pour les gens qui veulent jouer à des jeux, euh, c'est sûr que moi je préfère si j'utilise une tablette un 10 pouces comparé à un 7 pouces là. 7 pouces c'est la portabilité vraiment, c'est plus un iPad c'est portable mais pas encore assez portable. Je sais, ça te prend une valise ou ça te prend un case pour la transporter ou une pochette ou, ou un manteau spécial avec une poche pour un iPad. Elle, elle se bien dans n'importe quoi. C'est son gros avantage, c'est sa grosseur qui est aussi son inconvénient. C'est plus petit. Si vous aimez ça une tablette plus grosse pour, puis vous aimez ça 10 pouces parce que l'écran est plus gros, ça, ça vous ne vous serez pas satisfait avec ça. Mais je trouve que c'est bien... C'est portable, c'est le fun à, à traîner partout, elle n'est pas pesante, elle n'est pas grosse. Euh, elle vient déjà avec une pochette de transport, vous la glissez dedans, vous mettez ça dans votre poche de manteau, vous êtes parti, c'est super le fun. Mais c'est ça, pas c'est pas un iPad. Le, le compétiteur à battre présentement, c'est le iPad. Je ne pense pas que le Playbook arrive à achever du iPad pour tout ce que l'iPad peut faire. Les jeux, les applications, je veux dire, il y a des millions d'applications sur le... Oui, sur l'App le, le, Store de Apple. Oui. C'est incroyable. Euh, Android ça vient aussi gros. Il y a beaucoup d'applications. Sur le Playbook, vous allez sur l'App Store, vous allez faire le tour assez rapidement. Là. Il y en a beaucoup, mais vous, allez faire, vous êtes capable de vous asseoir un après-midi puis faire le tour de toutes les applications disponibles. Euh, je, vous, je vous mets au défi de faire ça pour l'iPad. <rire> C'est pas possible. Mais ça aurait changé si euh, l'App Playbook aurait percé. Ça aurait changé si la Playbook aurait percé. C'est un, un bel essai. Il y a des rumeurs qu'il y aurait une Playbook 2. Euh, Est-ce que RIM va mettre ça de côté vu que la 1 n'a pas fonctionné? Il y a des rumeurs qui disent qu'ils vont quand même la sortir. J'ai des gros doutes. D'après moi, euh, RIM ne fera pas faillite. Ça me surprendrait beaucoup. Mais ils vont être achetés par quelqu'un d'autre Puis il va falloir qu'ils augmentent la, le nombre de produits qu'ils ont. Qu'ils ne qu soient pas juste axés euh, « business ». Mais je ne suis pas sûr qu'ils sont bien placés maintenant pour essayer de sortir de quoi d'autre. Il faut qu'ils s'associent à Microsoft avait, ou à une compagnie comme Playbook. ça. Oui, ils avaient misé beaucoup sur la Playbook. Ça n'a pas fonctionné. Euh, la Playbook, c'était comme une rumeur au début. Ils disaient « Oui, oui, on s'en vient avec une tablette. Oui, oui, elle va être incroyable. Oui, oui. » Mais personne n'avait rien vu. Puis, à un moment donné, ils sont arrivés avec ça. C'est beau. Elle se travaille bien. Je veux l'écran est clair. Ouais, ouais. C'est vraiment une belle tablette. Mm -hmm. Mais elle a le défaut de pas être un iPad. Elle a le défaut aussi de ne pas rouler sous Android. fait qu'elle est vraiment tout seule dans son coin avec un magasin d'applications bien à elle. Ça va venir les applications Android, mais ce ne pas toutes les applications Android qui vont rouler. Son avantage, ça serait si RIM lève les pattes, puis quelqu'un sort un hack pour installer Windows 8 pour les tablettes dessus, parce que c'est un processeur ARM que là-dedans. Elle est capable de rouler une version de Windows 8. Ça pourrait devenir une tablette intéressante dans ce cas-là. Mais, je veux dire, on n'est pas, pas rendu là. Euh, le le HP, le touchpad de HP, tu peux installer Android dessus si tu veux, en, en dual boot avec le, le OS, le web OS de HP. C'est une tablette qui a beaucoup de potentiel à cause de ça. Elle se vendait 100 pièces quand HP les liquidait. Celle-là, si ça devient comme ça, tu peux installer un, un autre OS dessus. Ça va peut-être devenir intéressant. Mais QNX le BlackBerry OS, il est tout seul dans son coin pour tout de suite, puis on ne dirait pas que le monde veut embarquer sur le sur, sur la dent Non. puis il y a plein de monde qui ont essayé de, de faire publier leur podcast sur le réseau de podcasts de BlackBerry puis ils n'ont aucune réponse bon, BlackBerry ne revient pas, il y a l'analyse des geeks avec euh, Benoît Gagnon puis euh, François la pierre Frank Franck Detang qui ont essayé de mettre leur podcast sur BlackBerry puis ils n'ont jamais eu de réponse Puis il y en a d'autres qui ont essayé. Puis, je veux dire, Il n'y a pas de retour de courriel qui dit « On a reçu votre courriel, on travaille dessus. » Rien à rien du tout. Puis ça fait des mois. là, fait Il y a quelqu'un qui dort au gage chez, chez Rim. Ce n'est pas surprenant qu'il soit... Si c'est le cas, c'est pas surprenant qu'il soit dans la position qu'il soit, qu soit, qu soit présentement. On verra. L'avenir nous le dira. Bonne chance. Bonne chance, Rim. Deuxième chose. un autre petit, Cette fois-ci, c'est une petite liseuse. C'est la liseuse que je vous parlais, que j'ai achetée. Pour ma belle-sœur, c'est euh, une petite liseuse euh, d'une compagnie un peu obscure qui est la... Je vais juste à faire une petite bémol euh, oui. aux auditeurs. Euh, nous le savons que les si n'aiment pas les... C'est un petit insight sur les Tu regarderas après ça. OK, c'est bon. <rire> <rire> une petite liseuse euh, Hip Street, euh, un écran de 7 pouces. On est pogné dans le 7 pouces ce soir. Eh ben? Euh, avec écran HD euh, qui est plus une liseuse multimédia que seulement une liseuse. Elle ne se vend pas tellement cher si vous êtes capable d'en trouver. Quand j'ai rempli mes notes pour le podcast, elle est encore trouvable chez Best Buy à 69,99. Aujourd'hui, si vous allez sur le site de Best Buy, elle se retrouve à 62,99, mais elle est en rupture de stock. Mais ils ont l'air à en recevoir de temps en temps. Elle est intéressante parce qu'elle a 4 GB de mémoire intégrée. Elle peut lire le contenu avec les DRM. Elle peut lire les livres électroniques de Kobo, des livres Kobo. Euh, elle pèse seulement 320 grammes, donc elle n'est vraiment pas euh, pesante. Vous pouvez changer la grosseur des fontes quand vous lisez un livre, vous pouvez les grossir très gros ou moyen, dépendant de quelle grosseur vous aimez euh, avoir vos fontes quand vous lisez. Euh, elle a une batterie au lithium-ion re rechargeable intégrée. Euh, le stockage peut être augmenté jusqu'à 16 Go de plus avec une carte micro SD qui n'est pas, pas tellement cher ces temps-ci. Elle a un, un, un haut-parleur intégré, puis elle peut lire des vidéos en HD de formats différents. J'ai essayé euh, des euh, AVI communément, des Divex, des choses comme ça, puis elle a été capable de les lire. Euh, C'est facile à utiliser. Elle n'est pas tellement chère. Je vous dirais qu'elle est, est belle. Euh, C'était quelque chose que je regardais pour moi, justement, comme liseuse euh, au début. Puis, euh, finalement, j'ai vu le playbook, puis j'étais allé me chercher le playbook qui peut faire aussi euh, le travail de liseuse. Euh, je vous dirais, pour quelqu'un qui cherche une liseuse pas trop chère, c'est quand même bien. Euh, moi, j'irai avec ça pour, pour commencer, euh, puis vous allez voir après ça si vous aimez ça, parce qu'il y a des liseuses euh, qui se vendent 180 ou euh, qui se vendent un peu plus cher, là, puis qui... Des, des liseuses de Sony qui se vendent 120-130$ puis qui ne font pas nécessairement plus que celle-là. Celle-là, l'écran est couleur, donc vos vidéos sont en couleur, quand vous quand vous lisez un livre, c'est soit couleur ou noir ça, et blanc. Ça, bon. Fait que c'est très bien, mais c'est pas un écran e-ink. Fait que c'est vraiment un écran euh, à affichage euh, backlight. Là, fait qu'il y a une lumière intégrée dedans. Fait que c'est peut-être un peu plus fatigant pour les yeux si vous lisez beaucoup. Euh, si vous, vous voulez vraiment le feeling d'un livre régulier, allez-y avec du e-ink. Okay, les autres genres de livres, celle-là c'est vraiment plus l'acteur multimédia et euh, liseuse, mais moi je l'ai ai beaucoup aimé quand je l'ai essayé un peu il n'était pas à moi, fait je n'ai pas pu l'essayer beaucoup, c'était pour ma belle-sœur mais quand même, euh, moi je l'ai bien apprécié pour le prix, c'est vraiment un, un, un achat qui a de l'allure euh, je vais passer aussi euh, il y a des gens qui m'ont demandé quand j'ai parlé de liseuse l'autre jour sur Twitter il y a des gens qui m'ont demandé où peut-on trouver des livres en français Euh, c'est bien beau s'acheter une liseuse les compagnies sont, sont bien bien prêtes à nous vendre des liseuses mais au Québec euh, la plupart du monde lit en français il y a beaucoup de gens qui lisent en anglais aussi mais il y a des gens qui aiment leurs livres en français et c'est plus dur à trouver que des livres anglophones on se demande pourquoi les livres anglophones vous allez sur amazon.com ou amazon.ca vous allez en trouver à la des livres francophones c'est un peu plus difficile J'ai déniché quelques sites. Je vais essayer de les mettre le plus tôt possible sur le cguap.com aussi. Si vous voulez cliquer sur les liens, sinon, vous pouvez aller au www.livre avec un s pour tous.com. Il y a plus de 5000 livres gratuits à lire en ligne ou à télécharger. Il euh, y a des exemples, il y a 1984 de George Orwell, euh, 20 milieux sous les mers de Jules Verne, puis plusieurs autres, il y a des bandes dessinées, des livres d'informatique, euh, des romans, euh, et toutes sortes de choses. Ce n'est pas des livres récents, c'est normalement des livres qui sont libérés de droit, donc ça peut être des choses assez vieilles. Euh, si vous allez passer un deck en informatique, je ne vous conseille pas nécessairement d'aller chercher votre information <rire> là-dessus, parce que ça se peut que vous entendiez parler de disquettes et de choses comme ça, qu'on ne parle plus beaucoup ces temps-ci. Donc, c'est des livres quand même assez vieux. Mais si vous voulez lire « 20 millions sur les mers » de Jules Verne, mais vous pouvez l'avoir gratuitement. Il y a aussi un site européen qui s'appelle Numilog. Donc, www.numilog.com euh, Comme je disais, c'est un site européen qui a plus de 50 000 livres en stock. C'est un peu C'est quand même pas pire. Les prix... Euh, sont en euros sur le site et non en dollars américains. Okay? Donc, euh, si on regarde, là, il y avait le dernier euh, Twilight 4, Révélation, le numérique était... Euh, là, j'ai marqué les prix, mais je me demande si je les ai mis, euh, je les ai traduits. Je pense que je les ai traduits de l'euro en dollars canadiens ou américains, mais euh, on peut, vous, vous irez vérifier. Il euh, était 13,99 euh, en numérique. Le physique était 17 et 10, puis le livre de poche était 9 et 40. Donc, si vous regardez, il n'y a pas une grosse différence pour ce livre-là entre le numérique et le physique. Euh, au Québec, on a Archambault.ca. Malheureusement, Archambeau Archambault, euh, souvent, les prix n'ont pas une grosse différence. Là. Euh, si vous regardez la biographie de Steve Jobs, Steve Jobs, que j'ai pris... Euh, en détail ici, c'est euh, numérique 25,77, puis le physique est 31 et 97. Il y a quand même une coupe de dollars de différence, mais il n'y a pas nécessairement beaucoup de choix. Euh, vous avez aussi euh, le site www.livre avec un S qui est un portail avec seulement ou en majeure partie euh, des films d'édition québécoise. Les prix sont comparables à ceux de chez Archambault. J'ai comparé certains titres c'est à peu près pareil. Après ça, euh, si vous voulez voir une liste, euh, une source là, de, de, de livres francophones et anglophones, euh, je, vais mettre, là, je vais mettre le site sur le. Je vais mettre le, le, le lien du site sur notre site internet parce que c'est vraiment long. Là, mais vous pouvez aller ww.ebouquin.com Point .fr bouquin a, avec un S bouquin pas de S ah. euh, fait que E-B-O-U-Q-U-I-N .fr il y a une liste assez exhaustive de sites anglophones et francophones euh, pour acheter des livres donc euh, avec ce liste là il y a des sites qui sont accessibles pour les Québécois à acheter des livres d'autres que non parce que c'est un site français mais euh, c'est là que j'ai trouvé certains des, des sites que je vous ai donné par, euh, un petit peu plus tôt Donc, vous pouvez regarder ça. C'est là que vous pouvez trouver la majeure partie des livres en français si vous avez une liseuse et vous voulez les lire en français. J'aime ça, moi, les sites. Les sites, oui. On, <rire> on revient toujours à ce <rire> qu'on Parlant de liseuse, tu m'avais montré sur la Playbook une application qui permettait de lire les comic books. Oui, sur la Playbook, il y a une application qui s'appelle Comics qui permet de lire euh, des fichiers en CBR. Ceux qui ont des CBR pour des comic books, là, euh, il y a ce, ce, ce programme-là qui permet de lire euh, des comic books en sur sur la Playbook. Il doit y avoir quelque chose de comparable aussi sur, euh, sur le iOS pour le, le iPad, là, mais sur la Playbook, il y avait une application comme ça pour très les. C'était beau, là. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça. C est, c est, euh, mais c'est pas nécessairement le point de vente d'une clé. Non, pas. non, exact. c'est juste cette pensée que tu parlais de liseuse. Euh, tu n'avais pas mentionné, par contre, le prix qu'on a, on a remisé tantôt là, pour euh, ta liseuse. C'était euh, je parlais de 69,99, je pense. Oui, mais on l'a ajusté à 72. 62. 62,99, mais il n'y en, en a plus en stock. Euh, ah. Il était, était marqué en rupture de stock. Ça serait peut-être bon aussi de mentionner que s'ils vont sur le site même, il y a peut-être soit un glitch ou qui n'a pas été mis à jour. <rire> ouais, parce a... ouais sur le site de Street, la petite liseuse qu'on parle, qui est 62,99 chez Best Buy, c'est vers 179,99. Un petit détail. À moins que ce soit en yens ou quelque chose de genre là. <rire> Non, ça serait encore pire. Ben, <rire> euh, c'est ça. Ça n'a aucun sens. Là. Elle ne peut pas se voir à ce prix-là. Elle ne serait pas compétitive. Là. Mais son vrai prix, c'est 62,99 Chez Best Buy. Ils l'ont sur le site présentement rupture de stock en date d'aujourd'hui. Mais c'est vraiment pas cher. Là. Non, c'est pas cher sérieux, pour ce que ça là. fait. Mm -hmm. Puis, euh, mais vous, quand j'ai acheté celle euh, pour, pour euh, ma belle-soeur, euh, il en restait une en stock. Je l'ai commandée en me disant qu'ils vont l'annuler. Parce que normalement, quand tu vas dans un magasin puis c'est marqué, j'en ai un en stock, ça veut dire zéro. Ils la trouve jamais. Ou... <rire> mais je l'ai vraiment reçue. Puis... Euh, une semaine plus tard étaient en rupture de stock ils en ont eu parce que le, quand j'ai fait les recherches pour le podcast ils en avaient en stock puis aujourd'hui ils sont pas encore en rupture de stock fait qu'ils en vendent ils en reçoivent fait qu'ils devraient pouvoir en revoir euh, dans un avenir rapproché, si vous en voulez fait que là-dessus je pense qu'on a euh, pas mal terminé la seule chose je ne ferai pas une critique complète j'ai été voir le film Tintin pour ceux qui hésitent à aller le voir là, euh, donnerait un, un petit coup vers l'avant pour vous pousser vers vos salles de cinéma. C'est un, un bon film. Ceux qui ont connu les bandes dessinées, ça respecte pas mal euh, l'idée générale de Tintin. C'est agréable à regarder. L'ambiance est vraiment belge belle. Dire, les, toutes les, les, la manière qu'ils ont, qu ont fait les, les animations, c'est vraiment ce qu'on appelle du motion capture. Là. fait que Ça a été vraiment capturé avec des gens qui faisaient vraiment les mouvements que les personnages font à l'écran. Le, le, le style visuel aussi respecte beaucoup celui de la bande dessinée, même si c'est en, en 3D puis en image de synthèse. C'est vraiment, vraiment beau. Il y a des petits clins d'œil intéressants au livre dans le film. Oui, c'est à la sauce américaine. Oui, c'est plus d'action qu'il y en a normalement dans Tintin. C'est un film américain à la Steven Spielberg. Mais c'est pas un sacrilège. Ils n'ont pas sacrifié Ce que R.G a fait. Ce que RG a fait pour faire plaisir au public américain. Euh, je ne sais pas si les Américains vont avoir aimé, parce qu'il est, euh, est sorti en Europe avant, nous autres après, le reste du Canada et les États-Unis plus tard. Je ne sais pas c'est quoi les réactions aux États-Unis, je n'ai pas regardé. Mais moi, j'ai ai, ai bien aimé. Fait que n'ayez euh, pas peur d'aller le voir. Vous l'aimerez peut-être pas, c'est pas c'est pas une garantie de, de qualité de satisfaction si je vous dis d'aller voir un film mais moi j'allais un peu craintif je suis sorti de là euh, heureux d'être content c'était bon c'était okay. euh, c'était un bon petite heure et demie de, de, de... animation moi ouais, c'est ça c'est vraiment c'est agréable à regarder c'est le fun ça passe bien le temps puis euh, vous serez pas choqué parce qu'ils ont tout changé pour mettre Tintin à l'américaine ça garde l'esprit du, euh, du film, puis si vous trouvez comme moi, euh, je sais pas s'il va être content s'il entend ça, mais quand vous allez voir la Castafiore, euh, regardez-la comme il faut, <rire> c'est Benoît Brière habillé en femme. <rire> c'est vraiment, c'est vraiment, je la regarde, c'est vraiment flagrant, si vous avez vu le film « Sens de l'humour », car Benoît Brière s'habille en femme, C'est vraiment presque la Castafiore dans Tintin. C'est vraiment drôle à voir. Puis ça m'a sauté au visage quand je l'ai regardé, le film. Tu vois la Castafiore, tu dis « Hey, c'est bonne brière! ça. » maintenant, et tous nos éditeurs aussi, <rire> lorsqu'ils vont regarder. Alors, bonne chance. et <rire> désolé d'avoir scrappé votre visionnement. <rire> fait que là-dessus, je pense qu'on va terminer. Peut-être rappeler le e aussi pour nous rejoindre. Ça, puis il faut que je parle du, pro du projet aussi que j'ai. On va finir avec ça. Maxime Tremblant a parlé un peu sur son dernier podcast de, de l'année pour épée légendaire. Je pars un nouveau petit projet de podcast. Ça devrait commencer, si tout va bien, au mois de janvier. Puis si mes invités ne se, ne se désistent pas, ça me surprendrait. Euh, je pars un nouveau petit podcast qui va s'appeler, euh, pour tout de suite, puis ça devrait garder le nom Histoire de Gamer. Fait que ce que je vais faire sur ce podcast-là, j'ai des invités Puis on va jaser de leur euh, passé de gamers, c'est-à-dire comment ils ont été euh, impliqués, comment est-ce qu'ils ont rentré dans le monde du jeu vidéo, leurs premiers jeux qu'ils ont joué, leurs jeux préférés, les jeux qu'ils ont détestés, les consoles qu'ils ont connues, quelle a été leur console préférée euh, depuis le début qu'ils euh, qui jouent à des jeux vidéo. Euh, puis toutes des petites choses comme ça des, des petits détails qui vont nous donner biographie. Une, une biographie de gamer, ben, pas nécessairement leur demander euh, qu'est-ce qu'ils font comme travail à tous les jours c'est sûr s'ils veulent nous le dire, ça va nous faire plaisir de le savoir aussi, mais le but c'est vraiment par quoi qu'ils ont passé pour se rendre où ils sont aujourd'hui comme, comme gamers euh, puis ce qui les a marqués dans le domaine du jeu vidéo peut-être des technologies même là, depuis qu'ils ont commencé à s'intéresser à ça Euh, je vais vous donner le nom des deux premiers invités euh, puis c'est un peu où au début voilà. Euh, si je regarde 2h26 euh, à peu près 27 avec les, les intros musicales que je vais rajouter euh, quand je vous parlais de nous écrire c'est que j'aimerais ça que vous m'envoyiez des questions que vous aimeriez que je pose euh, à mes invités c'est sûr certain, je ne peux pas Euh, si j'en reçois euh, 30, ce qui me surprendrait, là, mais si je reçois beaucoup de questions, il va falloir que j'en je, choisisse puis que je coupe. Mais j'aimerais ça, si vous avez des questions à poser à ces gens-là, écrivez-nous. Euh, comme je vous disais, c'est cjua-podcast@gmail.com. puis euh, on va essayer de les poser à ces gens-là. Euh, mon premier invité, ça va être Dominique Simard euh, du tout nouveau site Facteur Geek. Euh, fait que Dominique et moi, on devrait s'entretenir Euh, puis enregistrer l'interview, euh, ou d'enregistrer l'épisode le, le, le, le 7 janvier. Donc, ça devrait être dans quelques semaines. Euh, donc, si vous avez des questions pour Dominique, vous pouvez m'envoyer un courriel, puis je vais essayer d'y poser. Et mon deuxième invité, euh, si tout va bien, euh, ça va être enregistré le 21 janvier. Ça va être Bruno Georget de l'émission Monsieur Net, euh, qui travaille aussi à Musique Plus, euh, qui fait de l'infographie. Donc, Bruno va être mon deuxième invité. Si vous avez des questions pour Bruno, toujours cjuapodcast euh, Il va y avoir un épisode par mois qui va être mis sur Internet. Ça ne veut pas dire parce que l'épisode euh, est enregistré en janvier, qui va être diffusé en janvier. Comme là, j'en enregistre deux en janvier. Il va en avoir un en janvier, un début février. Je vais essayer de faire ça, euh, de les mettre en ligne au début de chaque mois. Puis, comme on a notre podcast régulier qui arrive normalement à la fin de chaque mois, ça va vous faire à peu près un podcast ou deux semaines qui va venir de nous autres. Euh, donc, j'espère que c'est quelque chose qui va vous intéresser. Si vous écoutez l'épisode, vous voulez me donner des commentaires en disant « Ah oui, je trouve ça le fun » ou « Ah non, je pas vraiment certain que ça va m'intéresser. Faites » Faites-le-moi savoir. Euh, ça va aussi m'aider à savoir si je mets ça dans le feed RSS. Euh, du podcast régulier ou si je crée un deuxième podcast séparé, comme ça, ça vous permettra de vous, de vous y abonner si vous voulez ou pas. Euh, mais je pense que ça devrait être assez intéressant. Euh, J'ai euh, à part de ça deux autres invités qui sont déjà confirmés, mais ça, il faut que je me garde des surprises pour un peu plus tard. Je ne dévoilerai pas tout de suite. On va dévoiler les autres à mesure... Euh, dans les podcasts euh, de d'Histoire de Gamer puis aussi dans le prochain euh, dans l'épisode 6 de CGUAP qui va être au mois de janvier ben j'essaierai de vous dévoiler les deux prochains comme ça, ça vous donne le temps de m'envoyer vos questions. jai tout couvert? C'est pas mal ça, je crois qu'on fait le tour pas mal ça puis il est pas mal tard aussi Il est assez tard. Euh, puis... On ne travaille pas demain hein? Euh, Oui, on travaille demain ah! Ah, C'est presque. C est, c est presque. <rire> Donc, euh, merci beaucoup encore de nous avoir écoutés. Merci à vous. Euh, c'est quand même incroyable l'année qu'on a, qu a connue. Je veux dire, on a commencé ça euh, au mois d'août, je pense, euh, juillet ou août Le podcast. On est rendu à notre 5 On aurait dû en avoir six. Je pense que c'est ça genre, au mois d'août qu'on a commencé. Puis euh, les auditeurs augmentent de mois en mois. C'est vraiment le fun. Je suis vraiment, vraiment content que vous décidiez de nous suivre. C'est vraiment le fun. Je n'aurais pas pensé que ça serait ça serait comme ça si rapidement. Euh, merci à tout le monde qui prend le temps de nous écouter à chaque mois. Mais on va tenter quand même aussi de les maintenir, c'est-à-dire de donner du contenu qui veulent. Donc, ne vous pas de nous laisser des suggestions, des commentaires. Oui. On est ouvert. Idéalement, c'est sûr constructif. Mais euh, on, on est ouvert. Oui, vous avez l'adresse <rire> de courriel, n'hésitez pas à nous écrire. Même si vous voulez juste dire, « Hey, je viens de Valleyfield ou je viens de Lécoteau, comme il y a quelqu'un qui a déjà fait. Hey, »« disait Moi, je reste à Lécoteau. Je trouve ça super le fun que vous ayez un podcast puis vous que vous venez de, de notre région en plus. » Puis j'ai retourné un courriel. On a échangé deux ou trois courriels. C'est super le fun de bien savoir bien, qui, qui nous écoute. <rire> fait que si vous nous écoutez en Europe ou n'importe où, Envoyez-nous un petit courriel, dites « Ah, moi, je viens de telle région, puis je vous écoute, puis en passant, j'aimerais que vous parliez de telle chose, ou vous avez des questions sur les MMORPG, Simon est, est très connaissant là-dessus, si c'est quelque chose qu'il n'a pas vu, je suis sûr qu'il va être intéressé à regarder, voir, si c'est un MMO qu'il ne connaît pas, ou quelque chose, ça va peut-être l'intéresser, il va peut-être bien jeter un oeil pour savoir ce que c'est. »« Sauf. »« Sauf, wow. »« Ouais !»« Sauf ouais. Warcraft. <rire> » N'hésitez pas à nous écrire, on veut faire ça, on fait ça euh, pour le plaisir, mais on fait ça aussi pour euh, que, que vous aimiez les sujets qu'on discute. Fait que si vous avez des questions, allez-y, euh, aucun problème, Puis on va essayer d'y répondre le mieux qu'on peut, puis de prendre les sujets qui nous sont suggérés. Puis les rajouter dans des, euh, dans des prochains podcasts. Donc, je vais garder ma surprise, moi aussi, pour l'année prochaine. Garde ta surprise pour l'année prochaine. Si est... Bah tu peux me la dire quand on va avoir arrêté. Là. Ah, OK. il <rire> faut <rire> se garder quand même des petites surprises de temps en temps. Et voilà. Fait que merci à tout le monde. Très heureux que vous nous suiviez. Puis, euh, le prochain podcast, pour nous, va être euh, au mois de janvier, probablement fin janvier. Puis moi je vous reviens, euh, comme je vous dis, milieu janvier à peu près, là, ça devrait être en ligne le 8 ou le 9, si vraiment on enregistre le 7 avec Dominique, pour euh, Histoire de Gamer. Fait que là-dessus, je vous souhaite de passer un beau euh, deux semaines à un mois, dépendant quel podcast vous écoutez. Une bonne année qui s'en vient, de pas, une Très bonne année, en espérant que si 2011 a bien été pour vous, que 2012 aille aussi bien ou Et mieux. encore mieux, ouais. Si vous n'avez pas eu une bonne année 2011, ben, je vous en souhaite une vraie bonne en 2012 espérant que tout se replace pour vous et que le succès vous euh, accompagne. Voilà. Donc là-dessus, au plaisir. On, au revoir et à la prochaine. Bye. Bye. bye. fin d'année, on a décidé de faire une critique du public. J'avais rencontré Grégoire dans une première de Captain America, c'est un gars bien sympathique, puis il m'avait demandé de faire partie du podcast spécial Star Wars, mais j'avais comme plus de place, on était tellement de monde pour ce podcast-là. Fait que j'ai décidé de lui laisser une petite place dans le dernier show de l'année, fait que c'est un petit cadeau à lui puis à vous aussi. Alors bonjour Grégoire! Oui, allô! Euh, C'est ma critique pour euh, Need for Speed The Run. Toi, tu peux oh. parler du jeu Need for Speed Around The Run de Electronic Arts. Oui. Euh, J'ai testé mon jeu sur le PlayStation 3. Euh, il est disponible sur toutes les consoles dont on, euh, Xbox 360, Wii, et sur euh, iOS. Ok. Euh, le jeu est sorti le 15 novembre 2011. Euh, ce jeu-là est un petit peu différent des, des franchises précédentes de Need for Speed. Euh, parce qu'il y a, euh, vous incarnez euh, Jack, un pilote euh, en fuite. Euh, vous devez retourner de San Francisco à New York. OK. Pour, euh, parce que euh, il y a, il y a, le gars, il a besoin d'argent, donc euh, il fait ça pour euh, avoir une petite cote sur le, le montant. Euh, le... C'est un j'ai un <rire> euh, dans le il y a deux deux parties le mode solo puis le mode euh, multijoueur okay. euh, dans le dans le dans le mode solo dans le mode solo ouais dans le mode solo il y a euh, tu dois te rendre dans, dans, du point A à, au point B dans le fond pour chaque plusieurs fois pour euh, jusqu'à aller de New York un euh, an de San Francisco à New York okay. Euh... J'imagine tu passes à travers les, les le désert, tu vas passer à travers des villes pour ouais. te rendre jusqu'à là, puis as, tu dois avoir des des des points en chaque des, des des des missions de mi-parcours j'imagine ou ouais c'est en plein ça ok euh, des mmh. euh, des fois c'est entrecoupé de de quick time events ce qu'on appelle des euh, que, Un, un bouton qui s'affiche à l'écran puis que tu dois appuyer euh, en même temps. Ok, c'est -tu, tu comme la démo qu'il y avait eu au euh, au 3 que c'est toujours le même piton faut que tu pèses et que c'est ok ouais. Okay, Exactement à chaque séquence c'est un petit peu comme dans le solo de Battlefield 3. Ok. Ça ça ça, ça, ça, ça les nerfs un petit peu. Ouais. c'est assez détestable là, disons. Euh, à part ça les graphismes sont excellents. Euh, c'est un, encore une comparaison à Battlefield 3, euh, le, les décors sont, sont fabuleux, euh, c'est très immersif. Euh, pendant aussi le mode solo, ce qui est détestable aussi, c'est le, les flashbacks qu'ils appellent. C'est que, admettons que tu rentres dans un mur, ben, ça va revenir en arrière. Euh, admettons que tu, tu passes un petit peu hors, hors euh, route, ça va revenir en arrière. Ça le fait automatiquement ou c'est toi qui décides? Euh, les deux. OK. Les deux, parce que des fois, tu peux juste pogner un petit accident, tu voudrais continuer, mais ça revient en arrière. Ah, OK. Tu peux choisir. Ça, c'est... Okay. un peu ça. à la Forza, mais pas... Ça. Forza, si tu pognes un accident, tu peux ou tu prends le tu, tu... tu dévis trop de ta route, tu as le choix de reculer puis d'essayer de recommencer. Mais ouais. eux autres, par bout, ils te... ils te donnent pas le choix, ils reculent pour toi, puis c'est... euh. c'est ouais, en plein, ça. Okay. OK, un peu fatiguant, oui. Euh, sinon, je... Le, le jeu euh, multijoueur, il est assez le fun. Euh, par contre, les temps de chargement sont très très longs, ça dans le solo aussi. Ok, même sur la PS3. As-tu installé le jeu sur ta console ou si tu sur euh, du Blu-ray? Oui. Tu l'as installé? Ça. Exact. Ok, même un... installé, les, les temps de chargement sont longs? Oui. Ok. ça c'est Des fois, tu n'as ouais. plus envie d'attendre Euh, c'est ça euh, puis le euh... ne tu parlais du mode multijoueur c'est ça euh, t'as quand même pas mal de monde euh, c'est sûr qu'au début t'sont... tu vois que leur niveau il est pas mal plus élevé que le tien parce qu'on dirait qu'il n'y a pas de de settings pour que jouer avec des personnes du même du même niveau que toi. OK, ils ne matchent pas le niveau des joueurs. C'est tout le monde dans le même tas. Puis tu peux pogner des, du monde qui joue depuis... Euh, niveau euh, 35, puis... toi, tu es ah. niveau 3. OK, ouais, c'est un peu plat, ça. Oui. Puis euh, ils ont des, des, éventuellement des meilleures affaires que toi, là, des, des meilleures autos. OK, j'imagine que tu peux acheter des autos. Vu que c'est hié, tu dois pouvoir euh, non, pas. non, pas encore. Ah, okay. Tu va revenir en DLC, probablement. Oui, sûrement, sûrement. DLC payant, là. Oh, oui, mais ça, c'est... Euh, Ça, juste, il faudrait mettre ça peut-être avant, là. couper ça. Euh, J'ai l'édition limitée. Il okay. euh, y a une petite pub dedans de SSX. Ça, c'est le fun. Euh, vu que c'est IA, ça marche quand même toujours avec le IA Pass. Ça, c'est... Pas de commentaires là-dessus, par Ah, euh, ça peut pas un Online Pass. Faut il faut que tu rentres un code pour être capable de les jouer. Exact. Donc, euh, tu peux pas vraiment l'acheter usagé parce que ça ne marchera pas. OK. Euh, sinon, la pochette est en noir et blanc. C'est assez épipette. OK. Euh, la pochette en dedans il y a, est complètement blanche. Donc, il n'y a pas de, de fond. là Pas de dessin à l'intérieur? Il n'y a rien? C'est moche. OK. Euh, c'est un petit peu vide, c'est ça, dans le fond. Là. Puis, euh, le jeu... Moi, j'ai six heures de jeu, à peu près. Pas plus que 6 heures, ok. Non, peut-être une dizaine avec les flashbacks, là. <rire> Ouf, ok. Euh, ça va, c'est ça, de 2 à 8 joueurs en multi. Ouais. Puis, euh, c'est ça, là. Là, mais oui. quand, quand tu joues, tu, tu peux-tu avoir l'ancien mode de Need for Speed dedans aussi, ou si t'es pris non. à faire l'histoire tout le temps? Euh, T'as un, un petit mode libre, là, mais c'est mauvais, là. Ok, c'est pas ok. Fait que pour les, les fans de, de jeux de course comme comme euh, Gran Turismo ou comme ce que Need for Speed était dans le temps ou de de Forza, euh, c'est pas du tout ça là. Euh, non, Need for Speed de Shift 2 était pas mal mieux réussi. Ok. Puis le Monster Wanted aussi. Ok. Fait que ça c'est vraiment c'est une histoire finalement, c'est un... comme un jeu d'aventure sauf qu'on on conduit des autos. Exact. OK, fait que c'est pas vrai ceux qui se cherchent un jeu de course pur, c'est pas c'est. Allez pas... plus vers Shift euh, 2. C'est OK, c'est pas le, le jeu pour eux autres. Non. OK, puis toi, est-ce que tu regrettes de l'avoir acheté ou t'es quand même Tu euh, l'as es que acheté 35 pièces, euh, oui. OK. Ouais. Alors, tu regrettes d'avoir acheté, acheté trente -cinq. à 35 puis tu puis tu puis tu l'as pas acheté plein prix, ça veut non. dire que si tu l'as acheté à 70 pièces comme le prix ouais, qui, normalement. <rire> <rire> tu vraiment pas été content. Non. Ça, ah. Fait que toi, euh, tu conseilles pas aux gens d'aller chercher ce jeu-là? Euh, Peut-être une location d'un soir. Euh, parce que c'est quand même amusant. Ah. Mais euh, ça, ça se tannent vite. Il n'y a pas vraiment de rejoua rejouabilité. Euh, ça retourne vite, puis c'est disons. Ok, disons. Fait qu'un coup, tu as fait l'histoire une fois, c'est toujours pareil, finalement. Exact. c'est Les missions se ressemblent tout le temps. Là. OK. Il y a quelques variances, mais ça revient au même tout le temps, là. Okay. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'innovation, un coup tu l'as joué une fois, euh, tu aimerais aller le revendre, mais la personne qui va te l'acheter malheureusement ne pourra pas faire grand chose avec parce qu'il n'y a pas d'enjeu Ok, fait qu'on va essayer de se tenir loin de ça, donc si vous avez des cadeaux d'après Noël à faire, parce que l'entrevue est enregistrée le 23 décembre, fait que c'est avant Noël, Mais on va enregistrer le podcast, puis on va euh, mettre ça avec le podcast du 27 décembre qu'on va enregistrer. Donc, si vous avez des cadeaux d'après-Noël, vous avez reçu de l'argent de vos parents, de vos grands-parents, puis vous voulez vous acheter un jeu, euh, selon Grégoire, ben si vous voyez ça ah, sur la tablette, laissez-le là. Oui, puis attendez, <rire> c'est en plein ça. À moins qu'il coûte une dizaine de pièces. Ouais, Ou sur Steam, des fois, ça vient pas cher. Je c'est vrai, ils ne sont plus sur Steam. pièces. Ils sont sur Origin. Fait qu'on le verra pas sur Steam jeu-là, mais ouais. Des fois, c'est pas cher, puis vous voulez chercher vraiment, vraiment un jeu de course, peut-être. Mais sinon, Grégoire vous dit, pas touche. C'est ça. à peu près ça? <rire> ouais. OK. On va, faire, on va faire un peu comme on fait dans le podcast. Si les gens veulent te, te jaser, te suivre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? ou est-ce qu'on peut te rejoindre? Euh, sur Twitter, euh, RangeU, avec un majuscule à la fin. OK. Puis euh, sinon, euh, je suis pas mal actif euh... Sur Twitter, c'est ça. Ouais, je pas mal sur Twitter. Fait que c'est parfait. Fait que je te remercie beaucoup d'avoir pris euh, une coupe de minutes pour venir faire euh, une petite entrevue là, pour nous parler de Need for Speed The Run. Ça va aider des gens qui pensaient peut-être l'acheter à ne pas dépenser leur argent là-dessus. Il y a beaucoup d'autres meilleurs jeux de course que ça sur le marché. Puis, euh, ben, on va se reparler euh, sur Twitter. <rire> ben ouais. OK, merci beaucoup. Bye. Bye.